9 à 22 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Attentat terroriste dans une église ce matin près de Rouen en France, deux hommes se revendiquant du groupe terroriste Daech ont tué un curé à l'arme blanche ils ont blessé un paroissien condamnation unanime mais ce n'est pas une guerre de religion dit l'évêque de Tournai il ne faut pas faire d'amalgame Les musulmans normaux, si on peut parler comme ça ne sont absolument pas d'accord avec cette interprétation Dieu ne demande pas de tuer c'est invraisemblable Des baisses seront célébrées aujourd'hui en hommage à la victime âgée de 86 ans. Les deux terroristes abattus ce matin étaient connus de la justice. Les recalés de l'épreuve marathon de médecine en fin de première, cette épreuve qui devait permettre aux 500 meilleurs de poursuivre leurs études en deuxième, et bien les recalés obtiennent gain de cause en justice. L'examen est purement et simplement annulé par le Conseil d'État. En foot, Anderlecht contre Roscoff ce soir en phase préliminaire de la Ligue des champions, ce ne sera pas simple pour les Pour les mauvais blancs. L'équipe adverse est très forte. Les Belges, eux, ne sont pas encore au meilleur de leur forme. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delport. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Un nouvel attentat terroriste en France, il s'est déroulé dans une église. Oui, deux hommes armés de couteaux sont entrés dans une petite église à saint étienne du Rouvray, c'est dans la banlieue sud de Rouen. Ils ont interrompu la messe du matin, ils ont pris cinq personnes en otage, le curé, deux religieuses, deux fidèles. Une dame, une religieuse a pu s'enfouir et prévenir tout de suite les secours. Elle explique qu'elle s'est enfouie dès qu'elle a vu l'agression du prêtre, dès qu'elle a entendu parler les hommes en arabe et puis tout s'est enchaîné très vite, au moment où les deux preneurs d'otages sont sortis sur le parvis de l'église le BRI, le bureau de recherche et d'investigation de Rouen les a neutralisés, les a tués c'est alors qu'ils sont rentrés dans l'église et qu'ils ont découvert le corps sans vie du curé de Saint-Étienne Jacques Hamel avait 86 ans il remplaçait le curé habituel de la paroisse, une autre personne est grièvement blessée Nassim est un habitant de la commune de Saint-Étienne de Rouvray il est effondré on ne peut pas imaginer que ça peut arriver dans des petits patelins comme ça enfin, personnellement, voilà, je suis musulman, j'ai des enfants musulmans qui grandissent sur le, le sol de la république française et voilà, j'ai mal pour, pour le pays qui m'accueille, j'ai mal pour mes enfants dans le, dans le pays où ils vont grandir Un habitant de la commune de saint étienne avec Alice Serrano de Radio France, c'est la cellule antiterroriste qui a donc été immédiatement chargée de l'enquête. Les deux hommes qui ont pénétré dans l'église se sont revendiqués de Daesh. Le groupe terroriste État islamique a d'ailleurs salué cette attaque perpétrée par deux de ses soldats. Je cite Julien Chefredo. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ces deux hommes Eh bien, selon l'organisation terroriste, état islamique qui a revendiqué l'attaque via son agence Hamak, les assaillants sont, je cite, deux soldats de l'organisation et ils ont mené l'opération en réponse à ces appels. Alors, quels étaient les liens exacts entre ces deux hommes et le groupe terroriste Ont-ils seulement répondu à son appel ou ont-ils, à un moment donné, été en contact direct avec lui Cette dernière hypothèse n'est pas à exclure. Selon des sources proches de l'enquête, au moins l'un des deux terroristes était connu des services de renseignement et fiché S et pour cause, en 2015, il avait tenté De rejoindre la Syrie. À son retour de Turquie, il est mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, placé en détention provisoire et finalement placé en liberté conditionnelle sous bracelet électronique. C'était le 22 mars dernier. Et c'est pendant sa permission de sortie, comme chaque matin, entre 8h30 et 12h30, qu'il a commis ce matin l'attentat. Enfin, les deux hommes auraient pu bénéficier de complicité en France. Un troisième homme a été interpellé et placé en garde à vue cet après-midi en lien avec cette attaque. Réaction aussi après cet attentat. François Hollande parle d'un lâche assassinat. Ce sont les catholiques qui ont été frappés, mais tous les Français se sentent concernés, a déclaré sur place à saint étienne le président François Hollande. À Cracovie, où se tiennent les Journées mondiales de la jeunesse, l'équipe qui supervise les 35 000 jeunes français, jeunes catholiques français, ont tenu une réunion de crise. Les JMJ se tenaient déjà sous haute sécurité. On peut imaginer qu'après les événements de ce matin, la sécurité. Sera encore renforcée. Le pape, qui rejoint demain Cracovie, a condamné cet acte barbare. Il déclare s'associer à la douleur et à l'horreur des Français. Daniel Fontaine, lui, vient de joindre Guy Harpini, c'est l'évêque de Tournai. Les terroristes, dit-il, veulent faire croire à une guerre de religion, mais ça n'en est pas une. Il faut la même chose en France que ce qu'ils font au Moyen-Orient. Ils attaquent aussi des chrétiens, ils attaquent des chrétiens, ils sont attaqués, enfin, ils attaquent aussi des chrétiens pour éradiquer. Tout ce qui n'est pas musulman, hein. et une des interprétations possibles qu'il faudrait bien qu'on partage, c'est que c'est une guerre de religion, alors qu'en fait, ce n'est pas une guerre de religion. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une guerre de religion Ce sont des terroristes qui essayent de prendre le pouvoir pour euh, asseoir une influence au Moyen-Orient, mais même s'ils vont réussir encore quelques coups, à long terme, c'est perdu d'avance. Ce n'est pas ainsi que l'on construit l'humanité. Mais leurs actes, ils le commettent au nom de l'islam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 Une messe sera célébrée à 18h à la cathédrale de Rouen en hommage au prêtre du diocèse égorgé dans son église. Une autre aura lieu à 19h à Lyon où un rassemblement est prévu sur le parvis de l'église. Côté belge et côté politique, condamnation unanime de ce nouvel attentat qui vise la France. L'OCAM, de son côté, maintient l'alerte au niveau 3. Pas de changement après cet attentat perpétré donc dans l'église ce matin. Je vous rappelle que deux terroristes se revendiquant de Daesh ont assassiné à l'armée. Blanche, un curé de 86 ans, ils ont grièvement blessé une autre personne. Les deux hommes ont été tués par la brigade de recherche et d'intervention de Rouen. L'épreuve boucherie en médecine et en dentisterie était illégale. L'épreuve boucherie, c'est cet examen marathon que les étudiants en médecine et en dentisterie ont dû passer en fin de première. Alors seuls les meilleurs pouvaient poursuivre en deuxième et espérer un numéro inami à l'issue de leurs études. Le Conseil d'État a suspendu aujourd'hui ce nouveau système de sélection pratiqué en Fédération Wallonie-Bruxelles. 1112 étudiants avaient présenté cet examen, 582 seulement avaient été autorisés à poursuivre poursuivre leurs études de médecine à la rentrée. Et les autres, eh bien les autres se sont adressés au Conseil d'État, ils obtiennent gain de cause, le concours est purement et simplement annulé. Aurélie Ketels est l'avocate des étudiants en question, elle va maintenant demander tout simplement leur inscription en deuxième. La conséquence c'est que les quotas sont illégaux donc a priori il n'y a pas de raison de les empêcher d'aller en deuxième et donc c'est pour cette raison là que nous devons nous adresser à la communauté française et aux universités pour demander officiellement maintenant sur base de l'arrêt que nos clients puissent s'inscrire en deuxième. Et ça vaudra aussi pour tous les reçus collés qui ne sont pas vos clients. Tout à fait, dès lors que euh, le fondement de l'arrêt, c'est l'illégalité des quotas, elle vaut pour tous les étudiants de la communauté française. Réussir son année mais ne pas pouvoir passer en deuxième année, c'est extrêmement injuste, humainement. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont adressés à vous C'est pour ça au départ, clairement, leur révolte, elle venait de là. Aurélie Ketels, l'avocate des reçus collés en médecine et en dentisterie avec François Brébant. 75 000 personnes en Belgique souffrent de l'hépatite C. Ça, ce sont les chiffres officiels, parce qu'officieusement, ils sont sans doute bien plus nombreux. Pourtant, cette maladie, elle pourrait totalement disparaître. En tout cas, elle se soigne, pour autant qu'on la connaisse un peu mieux, qu'elle soit mieux détectée et que les traitements contre cette maladie soient remboursés dès sa détection. Pour en parler avec nous, Muriel Collinet, la présidente de l'association de patients victimes de l'hépatite. Muriel Collinet, bonjour. Bonjour madame. D'abord une question, on parle d'hépatite, mais il y a une hépatite A, B, C, oui, celle il y en a qui est dangereuse, c'est la C. Il y a la G, etc. Mais la A, on en guérit toujours, euh, les deux plus dangereuses sont les hépatites B et C. L'avantage de l'hépatite B, il y a un vaccin pour s'en prémunir, tandis que l'inconvénient de l'hépatite C, c'est qu'il n'y a pas de vaccin pour s'en prémunir. Quels voilà, sont les symptômes Comment est-ce qu'on sait qu'on a une hépatite ah. C'est bien ça le problème, c'est pour ça que très longtemps on parlait de tueurs silencieux, parce qu'en fait il n'y a pas de symptômes. Le principal symptôme, c'est la fatigue, une fatigue anormale. Mais peu de gens pensent à aller faire un dépistage de l'hépatite quand ils se sentent anormalement fatigués. Et c'est pourtant crucial de le détecter le plus rapidement possible. Ah bien sûr On dit toujours, plutôt la maladie est détectée, Plus grandes sont les chances de guérison. Malheureusement, aujourd'hui, on a des molécules, ça c'est fabuleux, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la médecine, qu'en une génération, on puisse guérir d'une maladie. Aujourd'hui, on a des traitements fabuleux, courts, sans effet secondaire, quasi, Malheureusement, mais il faut ils être ne à sont un stade remboursés que pour, pour les, les malades les plus atteints, c'est-à-dire les malades qui sont déjà syrotiques ou pré cirotiques Euh, mais ceux qui sont fraîchement contaminés, on va dire, donc qui ont une fibrose euh, du stade 1 ou 2, ça va jusqu'au 4. Malheureusement, ces malades-là euh, ne sont pas remboursés. Et comme les traitements coûtent terriblement cher, ben ils peuvent pas se le payer. C'est quand même 60 000 euros. Hein. Merci Madame Collinet. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association de patients victimes de l'hépatite, la SBL Carrefour. Hépatite aide et contacte Là, chaque une association qu'on peut contacter au 067 21 08 87. Le remboursement du traitement dès la détection de la maladie est à l'étude. Il pourrait intervenir d'ici la fin de l'année. Plus de gares, plus de trains sur les lignes qui mènent à Bruxelles d'ici 6 à 7 ans, c'est la promesse du gouvernement Michel. Il annonce un milliards d'investissements publics à l'SNCB c... sous la forme d'un emprunt. Il faudra bien sûr que l'Europe autorise cet emprunt. Si c'est le cas, cela donnerait un coup de pouce au contournement d'Anvers, à l'accès au port d'Anvers et au fameux RER. Information saluée par de nombreux interlocuteurs, y compris dans l'opposition, même si on attend qu'elle se concrétise. Le groupe politique défi en revanche, dénonce des investissements particulièrement favorables à la Flandre. Et puis, le président des inondations. À présent, cette année, les intempéries ont déjà coûté plus cher que les intempéries de toute l'année 2015. Et on est qu'au mois de juillet. Les assurances aussi ont mis la main au portefeuille. 150 millions pour 35 000 dossiers rien qu'en mai et en juin dernier. Une facture qui risque de s'alourdir encore selon le porte-parole d'Assuralia. En foot, les toi iront-ils en Ligue des champions Manu eh ben, On aura un premier aperçu ce soir. Après le match des Mauves contre Rostov en Russie, il rentre en tout cas aujourd'hui dans la compétition match aller du troisième tour préliminaire il reste encore un match retour et puis les barrages avant d'être fixés c'est le premier match officiel du nouvel entraîneur le Suisse René Weiler et Pascal Chimé c'est pas gagné d'avance les Russes sont forts et cette compétition arrive un petit peu tôt pour les Anderlechtois Les entraîneurs ont coutume de dire que les tours préliminaires arrivent très tôt, trop tôt dans la saison. René Weiler, le nouveau technicien du sporting, ne déroge pas à la règle et il a raison. Le Suisse tente d'inculquer sa méthode depuis quelques semaines et sait que ce match allait à Rostov. A tout d'un piège, Weiler espère limiter les dégâts et se contenterait même d'une courte défaite en vue du match retour. Il faut dire qu'Anderlecht, à l'instar de son adversaire d'ailleurs, est en pleine préparation et donc logiquement pas à 100%. Face à une formation russe intraitable à domicile, Les Mauves sont en outre privés de plusieurs titulaires. Certains pour blessures comme De Descartes, Najar ou Badji. D'autres par choix. Pratt négocie son transfert. Okaka est resté à Bruxelles après un litige avec son entraîneur. Bref, c'est un sporting très jeune et inexpérimenté à ce niveau qui pourrait débuter ce soir avec sans doute ces quatre transferts présents dès le début. Un sporting qui devra limiter les dégâts et déjouer les pronostics guère optimistes. Rostov-Anderlecht, troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Coup Envoie à 20h30 et en cyclisme. La quatrième étape du Tour de Wallonie, 177 km entre Obel et Herstal, elle vient d'être remportée par l'Italien Matteo Trentin. Son équipier chez Tix-Quixep, le belge Gianni Mersman, conserve le maillot jaune. De leader. Merci beaucoup Manu pour ce journal on reparlera de cyclisme tout à l'heure parce que vous savez qu'on est dans une période où il y a plein de critériums au moment où les cyclistes sont a priori hyper fatigués comme Chris Froome bah ils vont encore se balader dans, dans, dans des villes par exemple Chris était en Belgique hier oui. on verra pourquoi ils font ça, vous avez une idée Peut-être un petit peu pour l'argent Ah, vous pensez qu'ils viennent chercher de l'argent des sponsors Non Ah ou de... Bah je sais pas, on posera la payés question. pour participer au critérium Ah est une violette, non Et Elle est où la passion du sport dans tout ça Mais ils sont fatigués, ils ont le droit. <rire> en tout cas, on en parlera tout à l'heure dans le 5 à 7 merci Manu. à tout à l'heure 17h30 pour les titres de l'actu. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash investir. AXA, réinventons la banque. Thank <laughs> you. On fait un point sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info, 17h14, bonsoir Antoine Binamé, comment ça roule Bonsoir, et eh bien ça roule plutôt bien, quelques soucis tout de même à signaler, le 17 Courtrai-Lille au niveau d'Albé que vous perdez une dizaine de minutes vers la France, le tour de Wallonie, la quatrième étape qui se termine à 7 h ci et des soucis, des gros embarras de circulation vous nous signalez a priori à niveau de la sortie 35, herstal sur le 40, Aix-la-Chapelle, Bruxelles, et sur le 25, visé liège la sortie 5, Oondres, dans les deux cas fermés dans les deux directions, et puis pour terminer, vous signalez que le centre Le centre de Marchand-Famen est inaccessible. Il est fortement conseillé d'éviter le secteur. Et la sortie de la Nationale 4 en direction de la N86, c'est-à-dire l'avenue de France, est fermée en direction du centre de Marchand-Famen. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir.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 La présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hola, c'est Xamanec. Nous sommes heureux de pouvoir venir partager notre musique sur la scène du Beau Vélo de Ravel ce samedi 30 juillet à Moresnay. Venez chanter et danser avec nous. El Moutil sera également de la partie. Hasta Sabado. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel ce samedi 30 juillet à Moresnay. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance.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 C'est cool, les vacances, c'est le moment de découvrir la Seat de vos rêves. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Seat. pensez Céat CHU, garage Céat CHU, à Chénée et à Hertal au rond-point meuse. Découvrez aussi notre très grand choix de véhicules d'occasion. CHU, le service en plus. Vous revenez des vacances Vous partez en vacances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 Jusqu'à 19h, 5 à 7, avec Cyril. Ah bah ouais, on y est, c'est déjà la fin de la journée Je sais pas si vous avez bossé aujourd'hui Je vous le dis l'heure, il est 17h18 Peut-être que c'est le moment, où vous allez bientôt rentrer chez vous à la maison On va tenter de passer ces deux heures ensemble Et de façon le plus agréable possible avec des cadeaux Je vais vous inviter à Belle Tout à l'heure il y a plein de choses à faire là-bas Des attractions géniales et puis des animaux aussi à aller découvrir A propos d'animaux, on va en parler dans un instant Puisque le parc Péridaïsa, vous savez, accueille une nouvelle terre Avec des orangs-outans Et la première vidéo des orangs-outans qui se baladent Sur leur nouvel espace a été mise en ligne Là, il y a quelques minutes à peine on prendra la direction de Péridaïsa dans quelques minutes pour voir comment ça se passe pour ces orang-outans qui débarquent qui sont en train de découvrir le parc peut-être comme vous si vous avez prévu d'y aller cet été dans l'actualité aussi aujourd'hui on parle beaucoup de la fermeture de Tekitizi le, le site en ligne, la start-up belge a été placé en redressement judiciaire Tekitizi si vous ne connaissez pas proposait de livrer des plats à domicile en vélo c'était en belle expansion ces dernières années il y avait des services qui avaient été ouverts même en France, et puis aujourd'hui fermeture, placement en redressement judiciaire, c'est la fin de Tech It Easy en Belgique, d'autres acteurs sont sur le même service on verra avec eux si c'est viable en Belgique ou pas, de proposer de la livraison à domicile en vélo, et à ce propos est-ce que vous, vous aimez vous faire livrer des plats, alors pas forcément en vélo, mais est-ce que vous faites de temps en temps livrer quelque chose à la maison et si oui, vous êtes quel type de plat, est-ce que vous êtes pizza, est-ce que vous êtes, je sais pas des, des, des plats du restaurant indien, du restaurant chinois, dites-moi, votre petit plaisir quand vous êtes à la maison vous ne voulez pas cuisiner et que vous faites livrer vous faites livrer quoi 3063 par sms Ou alors, je vous attends sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. On fera un petit tour de l'équipe ici pour voir qui commande quoi dans quelques minutes. On s'intéressera aussi au Critérium avec ces cyclistes qui, après des grosses épreuves comme Chris Froome et le Tour de France, viennent se balader dans nos villes. Pourquoi font-ils ça Et est-ce que c'est normal de ne pas être fatigué Il y a peut-être une question derrière tout ça. On verra. Avec Jean-Luc Vandenbroek, qui sera avec nous. Vous avez l'habitude de l'entendre, c'est notre consultant cyclisme à la RTBF. Il sera l'invité de ce 5 à 7 tout à l'heure. C'est Cet été vous êtes peut-être dit, tiens, il y a plus de moustiques que d'habitude, ça me pique, ça fait mal, vous passez la journée à vous gratouiller. Est-ce qu'il y a plus de moustiques Est-ce que les gens sont pas parfois inquiets puisqu'il y a des dermatos qui alertent dans la presse aujourd'hui, c'est-à-dire sur le site de la RTBF, des gens qui pensent être fait piquer par des moustiques tigres, et il n'en est rien. On verra ce qu'il en est chez vous et euh, s'il si faut avoir peur s'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter de se faire piquer une fois qu'on est piqué. Qu'en faire pour ne pas passer la journée à se gratter Et puis tout à l'heure le cactus de Jérôme de Warze, bien sûr, si vous avez envie de bien rigoler on écoute les meilleurs moments, les meilleurs cactus et ça a été difficile de faire le choix parce qu'ils sont bons tous les jours c'est tous les soirs dans le 5 à 7 juste avant le journal de 18h ben, je pense qu'il est l'heure 17h20, on démarre ce 5 à 7 Si vous aviez l'habitude de vous faire livrer des plats par le service Easy, bien à partir d'aujourd'hui, c'est terminé puisque le service a été placé en redressement judiciaire. C'est une start-up belge qui avait réussi à lever pas mal de fonds, mais pas suffisamment pour pouvoir couvrir les frais d'une société qui est en telle expansion. Alors le service est terminé, mais il y a d'autres acteurs sur le même service, sur la livraison de plats à domicile et en vélo. Par exemple, la société Deliveroo, qui est basée également en Belgique. Charles Den Bogard, vous êtes marketing manager de Deliveroo et Vous êtes ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Bienvenue Charles, merci d'être là ce soir. Alors un, un petit mot sur la, la fin d'un concurrent, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous Non, c'est en tout cas pas une bonne nouvelle. Euh, déjà, c'est dommage qu'une start-up belge euh, termine l'aventure après trois ans. Ah, ils avaient créé un très beau produit, ils avaient travaillé avec des chouettes restaurants, ils avaient beaucoup de cyclistes. Euh, donc voilà, ça, euh, tout le monde chez Deliveroo est, est, est désolé pour eux. Euh, après, voilà, c'est les lois du marché et certains apparaissent, d'autres disparaissent. Et euh, voilà, Deliveroo, on est prêt à, à grandir encore en Belgique. Avant de parler de la viabilité d'un tel service en Belgique, comment ça se passe quand on est une start-up Parce que vous aussi, vous fonctionnez donc sur Internet, on commande en ligne, il y a un cycliste qui va chercher notre commande et qui nous la porte à la maison. Comment on crée ce genre de société Puisque là, on parle d'appels de fonds, d'investisseurs qui sont venus injecter énormément d'argent dans TicketEasy. Ça fonctionne aussi comme ça pour vous Tout à fait. C'est un peu sur le même modèle, comme beaucoup de start-up. Euh, avec Internet, on touche beaucoup de monde et il faut donc euh, aller très vite. Euh, il faut donc lever beaucoup de fonds afin de, de pouvoir grandir, engager du personnel, euh, faire du marketing. Et donc, beaucoup de sociétés euh, travaillent avec des levées de fonds. Euh, tout comme chez Deliveroo, on a fait quatre levées de fonds euh, en trois ans. Euh, cet argent permet d'agrandir de, de, la boîte et de pas attendre de euh, que le... Le, le business model soit rentable ben, dès le premier jour, dès la première commande. Ça permet d'accélérer une, une croissance. Alors pour parler concrètement ici ce qui s'est passé avec TechEasy, c'est qu'on euh, fait ses levées de fonds, sauf qu'il y avait des dépenses supplémentaires, et les investisseurs ont dit stop, c'est un risque chez vous aussi Alors, le risque, euh, le risque existe pour toute société, toute start-up dans le monde. Euh, chez nous, on a eu la chance chez Deliveroo d'avoir levé beaucoup de fonds euh, avec des fonds internationaux et, et que notre business model marche dans beaucoup de pays. Donc, il n'y a pas de risque chez Deliveroo dans les médias. Euh, mais voilà, c'est l'avis de toute start-up. Euh, travailler avec ces fonds, tant que la société n'est pas break-even, ça veut dire qu'elle fait de l'argent sur son business model, il y a un, un risque qui existe toujours. Alors justement, est-ce que c'est possible de, de faire ça, d'arriver à ce break-even en Belgique Est-ce que Deliveroo demain gagnera de l'argent ah Oui, évidemment, c'est le but. Euh, on n'est lancé que depuis 10 mois à Bruxelles. Envers, ça fait six mois, même pas. Gand, ça fait un mois. On est à Knock depuis un mois, donc ça va très vite. Le, le but est maintenant d'optimaliser le fonctionnement de Deliveroo, c'est-à-dire faire augmenter le nombre de commandes côté consommateur, mais aussi améliorer le service et le nombre de livraisons qu'un cycliste fait en une heure, une soirée, une après-midi. Donc ça, c'est à nous maintenant de faire ce boulot, d'adapter. Mais il y a tout à fait un marché existant à Bruxelles et dans le reste du pays. Alors si vous cherchez quelqu'un pour livrer rapidement, il y en a un qui vient de terminer le Tour de France et qui visiblement se balade en Belgique. On en reparlera tout à l'heure avec les Critériums. Il y a un certain Chris Froome visiblement, qui en plus était lors de la dernière étape du Tour de France avec son téléphone. Peut-être qu'il peut faire des livraisons pour vous éventuellement. Je ah, suis sûr qu'il a les cuisses pour faire les côtes <rire> et les monter à Bruxelles. Euh, c'est assez vallonné ici, la ville. Donc euh, un, un cycliste pareil peut toujours aider, ça c'est sûr. Comment ça fonctionne concrètement Parce que beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion d'utiliser sur les services de Tiki ou les, ou les parce que ce n'est pas encore développé au niveau national. Euh, comment ça fonctionne concrètement pour, pour tous les auditeurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de tester le service Alors, tout simplement, on se connecte sur le site web euh, Deliveroo.be euh, ou avec l'application Android ou, euh, ou iPhone ouais. et euh, on tape son adresse. Et là, une liste de restaurants apparaît euh, et on choisit ce qu'on veut manger. Est-ce qu'on veut manger un thaï Est-ce qu'on veut manger italien On choisit son restaurant, on choisit son plat, on paye en ligne et euh, une trentaine de minutes plus tard, les plats arrivent à la maison. On demande d'abord rentrer son adresse et une liste de restaurants apparaît par la suite parce que nous ne livrons qu'à 2,5 km. et euh, demi. On ne peut pas livrer un, un restaurant à Oulué, au fin fond du Clé, et inversement. Donc on, on nous propose on, volontairement, on, on réduit le nombre de restaurants disponibles pour garantir, un, la qualité de la livraison et deux, surtout le temps de livraison. Et vous êtes donc limité aux grosses villes Et voilà, ça c'est le, le business model qui marche comme ça. Euh, il nous faut une, une densité de population et une densité de restaurants. Euh, la taille de la ville n'a pas trop d'importance, c'est surtout la densité de population et de, des restaurants. Donc beaucoup de villes en Belgique rentrent dans ce critère-là. On n'est lancé que depuis dix mois, euh, nous avons déjà ouvert quatre villes en Belgique. Les autres vont arriver, mais c'est étape par étape. Et vous on se fait pas en une journée. Plein de succès en espérant qu'on ne doit pas refaire un sujet dans quelques mois euh, vous, vous concernant. C'est n'est pas du tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Charles Vandenbogart d'être intervenu ce soir dans le 5 à 7. Je rappelle que vous êtes marketing manager de Deliveroo qui donc continue ses activités en, en Belgique puisque pour le moment, tout va bien. Bonne soirée Charles. Tout va bien. Merci beaucoup. Au à bientôt. Il est 17h26. Vous écoutez le 5 à 7 sur UACité. dans un instant. On s'intéressera justement à ces cyclistes qui n'ont pas enfin viennent pas faire des livraisons à la maison mais viennent se balader en Belgique faire des critériums. Chris Froome a gagné justement euh, hier. Euh, Est-ce que il y a un intérêt à faire ce genre de choses après une épreuve comme le Tour de France On y revient dans un instant. Mais on va parler d'animaux juste avant avec cette vidéo qui a été postée sur la page Facebook du parc Peridaeza. C'était il y a quelques minutes à peine, on pouvait découvrir pour la première fois les orangs-outans dans leur nouvel espace du parc. Alors comment se passe la climatisation des euh, orangs-outans euh, au sein de leur nouvel espace, de leur nouvelle demeure On va parler, poser la question. À Mathieu Maréchal, c'est vous qui êtes responsable de ces orangs-outans. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bienvenue. Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes responsable de la vidéo. En tout cas merci parce que comme ça on peut voir des nouvelles des orangs-outans. Donc ça y est, ils sentent bien, là. ils sont sortis de, de, de, leur, de leur espace fermé et ils peuvent se balader sur leur nouvelle terre. Oui, mais voilà, enfin, le grand jour est arrivé, mais du coup, c'était vraiment cool de voir euh, la, la première découverte. là euh, On attendait depuis ce matin, il pouvait, déjà, il pouvait déjà sortir, ça a mis un petit peu de temps, et, euh, et au final, voilà on est super content de voir qu'il a commencé à découvrir l'île, un peu les structures et voilà, il fait un peu des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur ouais. mais on voit qu'il qu s'y sent déjà bien Il y a un stress quand on ouvre pour la première fois son espace en disant maintenant tu peux sortir, il y a quelque chose qui peut mal se passer dans, dans, dans ce cas-là Non, a priori non, il n'y a rien qui peut, voilà, tout est contrôlé déjà à l'avance, donc à partir du moment où on sait que, que le territoire est prêt, il n'y a, y a aucun stress, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, on espérait juste voilà, qu'il ne soit pas apeuré par, euh, par l'endroit, c'est le pire qui aurait, pu, qui aurait pu se passer, mais ouais. ça n'a pas été le cas, donc... Euh... Donc c'était vraiment positif. Quoi. Ça se passe pas chez les orang-outans comme chez nous, on visite un appart, on dit non, celui-là il me plaît pas. Lui il fait pas ça pour sa terre. Quoi. <rire> non mais en même temps il avait pas, oui, il avait pas le choix entre plusieurs îles. C'était donc... <rire> comme ça, tant mieux si ça lui convient. Est-ce que voilà, le public ça... peut déjà euh, se balader autour de, de cette nouvelle terre du coup Est-ce qu'on peut aller le voir sur son île ah, ah oui oui, là les visiteurs, ils ont, ils ont déjà la possibilité de le voir quand, euh, quand il est dehors. Du coup on avait déjà pas mal de monde aujourd'hui. Qui ont, qui ont pu le voir, il a bien réagi à la présence des gens, donc c'est parfait. Il fait des photos, il pose. Ouais, mais il est plutôt beau gosse, hein donc, euh... <rire> enfin, ouais, carrément, il est bien devant la caméra. Qu Qu'est-ce avez... Qu que vous allez observer maintenant dans les prochains jours, prochaines semaines euh, ben, On va voir un petit peu euh, sur la durée, parce que là, il ne reste jamais très très longtemps, donc on va voir un petit peu... Euh... Au fur et à mesure des jours, il devrait rester le plus longtemps possible. Et puis, bon, on attend que, que sa femelle le, le rejoigne, parce qu'elle a encore un petit peu, elle, est, voilà, elle a encore une petite encore appréhension, euh, voilà. Donc, euh, une petite appréhension de la sortie. Donc, bah, le prochain objectif, c'est de les avoir tous les deux ensemble euh, sur l'île. Eh ben, on, on vous souhaite que ce soit bah, rapidement et puis que tout se passe bien avec euh, ces, ces orang-outans qui se sentent bien chez vous. Et donc, ça y est, c'est officiel. On peut aller voir donc euh, le premier orang-outan qui se balade dans son immense jardin, son île euh, qui vient d'être créée à Péridaïsa. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Et à bientôt! Ben merci à vous, bonne soirée, à bientôt Au revoir Mathieu au revoir. On va faire une toute petite pause, on revient dans un instant pour la suite de ce 5 à 7 avec au programme Des cadeaux à gagner, on parlera de moustiques Comment faire pour éviter de vous gratter toute la journée si vous êtes fait piquer Quelques petits conseils Et alors on parlera aussi de la nourriture dans les festivals Et Il y a le guide Goemio qui a envoyé des experts, des inspecteurs à Tomorrowland Tomorrowland s'est terminé ce week-end Alors est-ce qu'on mangeait bien ou pas La réponse est tout à l'heure juillet solde incroyable aux meubles de Malines. Profitez de prix sacrifiés sur plusieurs cuisines d'exposition. Également, conditions exceptionnelles sur notre gamme de cuisines équipées. Meubles de Malines, rue Haineux, Airstall. Au meuble de Malines, rue Haineux, à Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, on fait un point sur l'actualité avec Manu Delporte. Manu, est-ce qu'on en sait plus sur l'attentat de ce matin en France Eh bien deux hommes, on le sait, ont tué un prêtre de 86 ans ce matin. Ils sont entrés dans l'église de Saint-Étienne de Rouvray au sud de Rouen au moment de la messe avec des armes blanches. Les deux hommes parlaient arabe, ils se sont immédiatement attaqués au curé de la paroisse. Une religieuse qui fréquentait la messe a pu s'enfuir. Elle a prévenu les secours et quand les deux hommes sont sortis sur le parvis de l'église, eh bien les forces spéciales de Rouen les ont abattus. On sait maintenant que les deux hommes n'étaient pas des inconnus de la justice. En tout cas, un des deux hommes, un jeune homme de 19 ans, était sous bracelet électronique. Il avait été arrêté l'an passé à Genève et extradé vers la France parce qu'il avait, à deux reprises, tenté de rejoindre la Syrie. L'homme a passé un an en prison. Il était sorti avec un bracelet électronique en mars dernier. Les deux hommes ont peut-être aussi bénéficié de certaines complicités. Un troisième homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur cet attentat, mais la police, n'a pas encore divulgué l'identité de cette personne. L'attentat a été mené par deux terroristes qui se réclamaient de Daesh. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le président François Hollande. Alors, ce qu'on peut dire encore à l'heure qu'il est, c'est que les condamnations sont unanimes dans le monde, que les autorités religieuses appellent au calme. L'évêque de tournée grand spécialiste de l'islam évoque des groupes terroristes qui font à présent en Europe ce qu'ils faisaient déjà au Moyen-Orient, c'est-à-dire s'attaquer aux chrétiens, mais qu'il ne faut pas y voir pourtant une guerre de religion. Euh, Guy Arpigny le précise, la religion ne demande jamais de tuer. L'imam de saint étienne de Rouvray s'est dit effaré par le décès de son ami prêtre, un homme qu'il connaissait personnellement et qu'il appréciait. Alors chez nous, le niveau de la menace reste de 3. Un mot encore pour vous dire qu'en cyclisme autour de Wallonie, c'est l'italien Matteo Trentin qui l'a emporté aujourd'hui pour la quatrième étape du tour entre Trobel et Herstal. Merci Manu pour ce dernier point sur l'actualité. Retour de la rédaction, ce sera à 18h sur Vivacité. Avant de savoir comment ça roule sur vos routes cet après-midi, on va jeter un petit coup d'œil à la météo avec cette nuit un ciel qui se couvrira par l'ouest du pays et les minima, les minima qui resteront compris entre 11 et 14 degrés. Pour demain, à nouveau un ciel un peu plus menaçant l'après-midi, du littoral vers le centre avec un risque de faibles averses et un maintien d'un temps sec dans le sud du pays. Les maxima entre 19 et 22 degrés et puis on jette un coup d'œil plus loin dans la semaine jeudi et vendredi même type de temps pour les deux jours éclaircie et sec le matin et puis l'après-midi, possibilité de quelques averses et même d'un coup de tonnerre isolé moyenne de 19 à 23 degrés avec un vent faible à modéré de sud-ouest le week-end lui sera a priori sec, on garde les mêmes températures tout juste de saison, on n'est pas trop mal pour la suite de la semaine 17h33 sur les routes, comment ça roule la réponse tout de suite c'est le RTBF mobile info avec Antoine et bien, quelques ralentissements au niveau de la capitale En circulation extérieure du ring, Grand Bigard au titre, plus 20 minutes actuellement et Zaventem Grand Bigard, toujours en circulation extérieure vous perdez une dizaine de minutes un autoministe qui nous signale un accident sur la petite ceinture de Bruxelles, c'est dans le tunnel Arlois à bande de droite, neutralisé en direction de la gare du Midi, et a priori eh bien, il n'y aurait plus de soucis au niveau du centre de marchand famène il serait de nouveau accessible à la circulation et donc voilà, plus de soucis à ce niveau-là, pour le reste, situation plutôt calme sur nos routes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 On passe toutes les fins de soirée ensemble sur Vivacité. Les fins de journée, plutôt, on n'est pas encore quand même sur la fin de la soirée, 17h34, et je vous offre des cadeaux dans ce 5 à 7 ce soir. En famille, vous allez pouvoir aller visiter le parc Belleward, où il y a énormément de choses à faire. Parce que vous savez que Belleward, c'est des attractions et des sensations complètement dingues, mais c'est aussi tout un espace avec des animaux. Il y a des léopards, des éléphants, des girafes, des lions, des tigres, des bisons aussi. Il y a plein d'animaux à aller découvrir, des démonstrations justement avec, avec ces animaux. Il y a des spectacles Bref, vos enfants vont s'amuser Mais vous aussi vous allez prendre un plaisir dingue Alors si vous voulez repartir avec vos 4 entrées Vos 4 invitations pour aller découvrir Le parc Belle Award Maintenant vous m'envoyez Alors, Je pourrais être méchant et vous demander d'écrire Belle Award Avec la bonne orthographe ou alors on fait un SMS simple Qu'est-ce qu'on fait Je me retourne vers l'équipe On fait un SMS simple Ils me disent oui, allez, vous m'envoyez Belloward. Ça c'est euh, Guillaume qui travaille sur l'émission, qui prépare euh, ce 5 à 7. Qui me dit non, non, non, Coincelet, on, on dit d'envoyer le, le code, le nom du parc. Ben voilà, c'est Guillaume qui a choisi. Vous envoyez le nom Belloward écrit correctement. Et tirage au sort se fera uniquement sur la bonne orthographe vous pouvez vous aider d'internet quand même euh, vous m'envoyez donc belloard par SMS au 6003 il n'est pas sympa avec vous Guillaume aujourd'hui parce que moi j'aurais dit SMS simple Voilà, lui il vous demande d'avoir la bonne orthographe du parc il est dégueulasse, vous pouvez rajouter un petit mot pour Guillaume dans votre message, donc euh, 6003 vous envoyez belloard je vous souhaite bonne chance c'est 75 centimes le SMS dans un instant, dans la suite de ce 5 à 7 non seulement vous repartez avec vos cadeaux mais on va s'intéresser aussi au cyclisme avec la période des critériums en ce moment Cr critérium d'après Tour de France on a parlé de Chris Froome qui a remporté euh, Hier, le 81e critérium d'après-tour à Alost. Mais pourquoi est-ce qu'il va faire ça Et pourquoi est-ce qu'il y a des critériums On va tenter d'avoir les réponses avec Jean-Luc Van qui est consultant cyclisme pour la RTBF. Il sera avec nous dans un instant. Cet été, vous, vous grattez peut-être plus que d'habitude. Alors, c'est pas une question de douche, c'est une question de moustiques. On a peut-être l'impression qu'il y en a plus. Est-ce qu'il en a réellement plus que d'habitude cette année Est-ce qu'ils sont plus intenses Est-ce qu'il y a ces fameux moustiques tigres Certains des sont appelés par des gens qui pensent avoir été piqués par des moustiques tigres. Et en fait, ils ne le sont pas. Et est-ce qu'il y a des remèdes de grand-mère pour essayer d'éviter tout ça La réponse avec un professeur responsable d'entomologie dans un instant. Sur site et le cactus de Jérôme de Warzy arrive aussi avant 18h et plein d'autres choses. Pour la suite de ce 5 à 7, ne bougez pas. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be investir. AXA, réinventons la banque. Les inratables de Lindbacker. Pendant les soldes, jusqu'à 40% de réduction sur plein de chaises pour la salle à manger. C'est chez Lindbacker. Mais qu'est-ce qu'il nous faut là oh, Maintenant chez Poincaré, c'est moins 70% sur tout le magasin à l'achat de 5 articles, hors exception. Moi j'y vais maintenant. Alors vous, attendez un peu, ça serait gentil. Mmh, Poincaré, j'adore. Plus d'infos sur Poincaré.eu Une cuisine équipée pour moins de 2000 euros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 Vivacité autour des sites d'organisation présente 800 reflets, un show en 3D époustouflant qui vous plongera dans l'histoire mystique de l'abbaye du Val-Dieu Rendez-vous chaque soir du 29 juillet au 28 août à l'abbaye pour un spectacle monumental, haut en couleur et gratuit. Info tourdescides.be avec les fromages, des bières et le cidre de Valdieu. L'avenir télépro la note nationale et le CGT. Forestia aventure au cœur de la forêt. Forestia.be oh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 Qui va aller faire du vélo ce week-end Peut-être vous, il y a le beau vélo de Ravel, manquez pas Nouvelle étape, direction Moresnet Vous pourrez aller euh, découvrir tout ce qu'il y a à faire là-bas Il y a plein d'activités parce que Non seulement il y a la balade euh, en vélo Mais il y a aussi des châteaux gonflables, mur d'escalade Il y a du grimage aussi, les enfants adorent tout ça euh, C'est tout au long de la journée, vous savez quel y village à chaque fois du euh, beau vélo de Ravel N'hésitez pas à y faire un tour Et puis juste après, dès 16h15 Après euh, cette étape du beau vélo euh, Vous aurez euh, droit à des concerts Avec Florent Brac, El Moutelotti, Xamnek, ça va être bien ça, c'est samedi Toutes les infos sont sur vivacité.be 17h 19h 5 à 7 Vivacité Et comme le vélo c'est bon pour la santé et que c'est bien qu'on voit plein de choses, ben, on va continuer à en parler du vélo. Avec les critériums en ce moment, on en parle beaucoup. Vous savez, hier dans l'actualité, on vous parlait de Chris Froome de l'équipe Sky qui a remporté lundi le 81e critérium d'après-tour d'Alost. Alors c'est quoi exactement ce, ce critérium Est-ce que les coureurs sont obligés d'y participer On va en parler avec Jean-Luc Van Den Broek. On a l'habitude de vous entendre Jean-Luc, vous êtes consultant cyclisme pour la RTBF. Bonsoir Jean-Luc. Oui, bonsoir. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7. Alors un petit mot déjà, c'est quoi un critérium Oui, donc euh, un critérium, euh, bon, ça fait partie du, du calendrier des types de courses euh, officielles. Euh, de l'UCI, c'est-à-dire ce sont des courses intramuroses, des courses qui se courent sur plus ou moins 100-120 km, avec un nombre de tours important. Ça peut être un circuit qui développe euh, 1 kilomètre à 3 km. donc pour arriver à un total de 100 km, donc on peut avoir euh, des, des, des courses critérium avec 50 tours, par exemple, 50 tours de 2 km. Et c'est ça qui fait le charme de ce type d'épreuve, c'est qu'on voit souvent les coureurs Alors à, juste, à, à beaucoup de reprises. Ah il oui, y, y a des stars du cyclisme qui viennent. Par exemple, euh, l'après-tour d'Alost, on a Chris Froome qui vient. Est-ce qu'il est obligé d'y aller Parce qu'il est peut-être fatigué donc, après euh, le Tour de France. Euh, non, c'est-à-dire ça, ça, ça, ça, ça, ça marche de cette façon. Hein. Donc maintenant, il y a les, le Tour de France qui vient de se terminer. Il ouais. y a deux, deux journées de repos. Et donc euh, là, euh, les ordinateurs de Critérium, comme Alost, aujourd'hui, je pense qu'il y a un Critérium à Roulers. Et donc il y aura peut-être encore euh, un ou deux ou trois critériums en Hollande, dans le Limbourg, ce, durant cette semaine. Donc ça veut dire que les organisateurs essaient de, déjà de constituer un, un budget important parce qu'il faut payer aussi les, les différentes vedettes qu'on va inviter. Et souvent, bon on essaie d'avoir le maillot jaune, euh, les différents lauréats, le maillot vert, etc., oui. euh, le maillot à poids. Et donc ça, ça demande un budget important et aussi une entrée payante. Et une fois que le Tour de France démarre, les managers rentrent en ligne de compte pour essayer de contacter les coureurs de les convaincre de signer pour tel ou tel critérium. Est-ce qu'on a une idée de l'argent qu'un coureur peut prendre sur un critérium Ça c'est une question délicate parce que je ne suis plus vraiment. Mais je peux vous donner une fourchette. Beaucoup, ouais. euh, oui, parce que je suis certain que. Euh, Fromm s'est déplacé hier à, à l'Ost euh, bon, euh, c'est minimum euh, allez, une, fouce, une fourchette assez large mais minimum 25 000 euros à 50 000 je ne sais pas, ah oui, même, je ne connais ouais. pas les prix mais c'est minimum 25 000 euros certainement, certainement. Alors, il, a, il a gagné ce critérium, est-ce qu'il y a une règle même si elle n'est pas officielle mais qui dit que c'est le maillot jaune du Tour de France qui doit gagner ce critérium euh, Non mais bon, maintenant euh, la constitution d'un plateau de critérium donc on a les têtes d'affiche. Bon, il y a les têtes d'affiches, c'était from euh, je ne sais pas qui tout, qui tout était là, mais en général, il y a certainement dans cette affiche, il y a une dizaine de coureurs qui ont couru le Tour de France, puis on meuble avec des, des coureurs libres, des coureurs belges et puis des coureurs euh, euh, de la région. Et bon, mais maintenant, les coureurs qui sortent du Tour de France avec une forme exceptionnelle, en général, il n'y a aucun souci, ça se fait entre les coureurs qui ont couru le Tour de France. Et la, le résultat se fait entre eux. Et c'est normal en forme après, euh, après un Tour de France parce que je, je pense à ceux qui font euh, du, du cyclisme comme ça, par passion. Je parlais du beau vélo de Ravel de ce week-end, il, y il y a un instant, on peut peut-être être un peu fatigué après une étape même du beau vélo de Ravel. Euh, Est-ce que, est que, est que vraiment, il n'y a pas quelque chose de bizarre à être en forme et à réattaquer encore juste après, même si on prend un peu plus de 25 000 euros euh je vais vous dire que maintenant les critériums c'est un peu en voie de disparition parce qu'il reste encore quelques gros critériums parce que comme les vedettes demandent beaucoup d'argent et qu'il faut quand même des budgets importants ouais. moi à mon, à mon époque quand je terminais le Tour de France j'allais en fonction des résultats obtenus dans le Tour j'allais faire entre 20 et 30 critériums oh oh. on avait des critériums et donc c'est là qu'à mon époque on arrondissait les 20 mois mais bon on était obligé de faire les critériums parce qu'on n'avait pas des gros salaires On oui. dit qu'aujourd'hui les critériums se situe sur une semaine, parce que maintenant on va voir Froome, on va voir beaucoup de coureurs, on va aller voir maintenant prochainement au, au grand à la classique sans sébastien et puis ils vont prendre l'avion pour aller au Rio, à Rio, aux Jeux Olympiques, donc euh, tous les grands coureurs vont peut-être courir maximum 3-4 critériums, pas plus. D'accord, donc euh, ils se reposent peut-être un peu plus euh, que, que vous à l'époque, quoi Euh, oui, ils ont beaucoup plus de, de repos, certainement que le cyclisme a énormément évolué parce qu'à mon époque, on, moi je courais une moyenne de plus ou moins 120-125 jours de course et ça allait jusqu'à 140-150 jours de course en fonction des critériums que j'avais obtenus. Par rapport aux résultats que j'avais eus dans l'année, euh, c'était la même chose au niveau de Merckx. Maintenant, les coureurs courent beaucoup moins, ils gagnent beaucoup mieux leur vie, ils sont beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux structuré, et ce n'est pas parce qu'ils vont courir quelques critériums qu'ils seront fatigués. Maintenant, les coureurs, et je suis certain que les vedettes qui vont prendre le départ des crétériums, ils sont suivis, ils vont à l'hôtel, mais ils sont massés, ils sont dans le même contexte que le Tour de France, avec, un, avec les soins, tout ce qu'il faut yeah. pour euh, être avec le maximum, avoir le maximum de récupération. C'était mieux avant ou c'est mieux maintenant Beaucoup mieux maintenant. Ah bah, il faudra refaire ça dans une prochaine vie, alors. Euh, je ne sais pas il si, euh, <rire> y a un au-delà, parce que bon, moi, le jour où, où, où je veux être... Euh, je ne sais pas si je vais devenir cycliste au-delà au -delà de, ma, de ma mort, je ne sais pas. En tout cas, le on, plus tard possible, on va croiser les doigts, mais comme moi, moi je vois j'ai des chats chez moi, mais j'aimerais bien être ré réincarné dans un chat, parce que mes chats, ils sont les rois du pétrole. Ah, chez ça, c'est génial. Donc, euh, ah oui, c'est vrai que oui, le chat, oui, il est cool. Oui. <rire> il a la belle oui, vie. Oui, voilà, voilà. Si mais on parle sait... de réincarnation, je préfère être... Un... La vie que je vois, que le... là où je peux donner le bonheur à mes chats. Parce qu'une de nouveau une course cycliste, de nouveau course cycliste, c'est quand même un dur métier. Eh ben, merci, Jean-Luc, en tout cas, d'être passé ce soir, de nous avoir expliqué tout ça dans le 5 à 7. Je vous souhaite une excellente soirée avec vos chats, alors Merci, j'en ai trois et ils sortent très bien. Ce sont les rois du pétrole. Ah ben tant mieux, ils ont de la chance. Je vous souhaite une bonne soirée, à très vite. Merci. C'est l'été, là c'est pas un scoop. Et l'été, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a des moustiques qui débarquent à la maison, sur les terrasses, dans les chambres. Vous êtes peut-être embêtés, vous êtes peut-être piqués. Alors cette année, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y en a plus que d'habitude, ces, ces fameux moustiques. Il y a une info à lire sur... Euh, alors, alors rien que le bruit, je trouve ça et, et c'est désagréable, ce bruit. On a envie de, de chasser le moustique autour de soi. On pourrait faire euh, toute l'interview avec des bruits de moustiques, ça va vous rendre dingue ça dans la voiture. Euh, Est-ce que cet été, il y a plus de moustiques ou pas C'est ce qu'on entend. En tout cas, c'est un été à moustiques, c'est-à-dire... Sur, la RTBF, euh, sur le site rtbf.be. On va en parler de ces moustiques avec Frédéric Francis. Vous êtes professeur et responsable du secteur d'entomologie à Jamblou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Alors, cette, réponse, cette question, elle est simple. Euh, Est-ce que c'est un été particulièrement un moustique ou pas Ou c'est comme d'habitude euh, En fait, la période à laquelle nous sommes euh, correspond effectivement à, à l'observation de beaucoup de moustiques Simplement par le fait qu'on a eu effectivement pas mal de, de pluie ces dernières semaines et donc beaucoup d'eau stagnante dans toute une série de, de récipients ou d'endroits. Et alors les fortes chaleurs de principalement ces 15 derniers jours font que le cycle du moustique se raccourcit. Donc ils vont se développer beaucoup plus vite ouais. et donc on va avoir une émergence plus importante. Alors pour se donner en ordre de grandeur, une femelle ça pond 50-60 œufs par jour, ah oui. et donc effectivement si on a une reproduction qui est accélérée et en plus de ça, des larves de moustiques qui vont plus vite pour se développer on a plus d'adultes à un moment donné qui sont euh, présents au même moment et d'où cette perception effectivement qu'il y en a beaucoup pour l'instant Et ils sont hargneux cette année ou ça, ça change pas euh, Donc ça, ça reste effectivement relativement constant maintenant c'est toujours aussi une question de savoir dans quels endroits puisque la, la, la femelle moustique a besoin de prélever du sang pour se reproduire. Mmh. Alors, si on a des moustiques qui sont dans un endroit où il y a effectivement beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, il y a de la nourriture à profusion, et donc là, l'agressivité moyenne. Si, par exemple, vous êtes dans des bois ou dans des environnements où il y a moins de personnes, ben, il est clair que si vous passez par là et qu'on a une série de moustiques ben, qui attendent effectivement pour se nourrir, ben, là, on a effectivement une agressivité euh, supérieure, et donc, C'est comme nous, quoi. si, on a, si on a faim on tendu. est tendu quoi. Absolument, donc, euh, et donc là évidemment ici en plus euh, ce n'est pas un caprice c'est une nécessité comme je l'ai dit pour ces moustiques femelles de se nourrir et donc là effectivement euh, de, ça, ça devient un, un besoin quelque part de, de survie pour les générations suivantes Un petit mot sur les moustiques tigres, il y en, il y en a chez nous et on risque quelque chose Parce que, Il voilà, y, y a des dermatos qui disent attention on nous appelle tout le temps mais ne vous inquiétez pas il ne se passe rien Voilà, donc en fait, par rapport aux moustiques-tigres, il y a évidemment une sensibilité particulière par rapport à toute une série de, de maladies, la le chikungunya, zika, de ce qu'on entend un peu partout. Donc ici, pour la Belgique, dans ce qu'on retrouve, il n'y a pas de moustiques-tigres. Voilà, par exemple, à jambloin on a un certain nombre de, de consultations. Tout ce qu'on reçoit, avec souvent aussi cette vision de dire, attention, on pense que c'est des moustiques-tigres, systématiquement, ce n'est pas le cas. Donc du moustique-tigre, il y en a en Belgique mais euh, de manière très très focalisée, de manière très très minime. On a simplement pu l'observer par rapport à des aspects de, de recherche scientifique. Donc, maintenant, les particuliers viennent avec du moustique en disant « je pense que c'est du euh, moustique-tigre ». Jusqu'à présent, systématiquement, ce n'était pas ça. Alors, bah, par contre, au niveau de la dermatologie, ce qui se passe, c'est qu'il faut se rendre compte qu'à un moment donné, il y a une sensibilité qui est d'abord personnelle. Bah, des gens se font piquer et réagissent très peu au niveau de la peau d'autres, on a tout de suite des doses très importantes. Et en général, la raison de cela, c'est surtout de savoir le sang et la salive que ces moustiques viennent vous injecter. Oui. Et donc, si le moustique est allé prélever du sang sur, un autre, sur une autre personne et qu'à un moment donné, dans le repas sanguin qui vous concerne, il y a une, comment, un, un peu de ce sang, j'ai envie de dire, étranger et en plus de ça, la salive que, la, que, le, comment, que le moustique vous insère et vous injecte, c'est à ça qu'on réagit et c'est comme ça que Ben parfois on peut avoir évidemment de grosses surprises cutanées suite à ces piqûres. D'accord, merci pour ces précisions. Juste avant de, de nous laisser ce soir Frédéric, euh, est-ce qu'il y a une astuce particulière pour se protéger des moustiques, à part s'enfermer et, et rendre un habitat totalement hermétique Donc le premier élément, c'est de ne pas laisser traîner des récipients comme un vieux seau, une boîte ou autre dans son jardin avec de l'eau ah, si ouais. Donc parce que ça évidemment c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est à un moment donné d'utiliser certains répulsifs, que l'on va retrouver, et donc là, même si euh, aussi on en parle beaucoup parfois, on a des produits à base de dite, donc D, 2ET, euh, qui sont à un moment donné, euh, une, qui est une molécule relativement ancienne, mais qui est la plus efficace, et si vous mettez ce genre de choses, ben vous allez avoir un effet répulsif tout à fait efficace, et donc ne pas vous faire piquer. Ah ben voilà, merci pour cette astuce. Frédéric, je vous souhaite une excellente soirée, et à très vite dans le 5 à 7. Oui, revoir, à A bientôt. bientôt. 17h51, toute petite posée dans un instant. On va rire, c'est le cactus de Jérôme de Warzé. Je vous rappelle que vous gagnez vos quatre entrées pour aller au parc Belle Award en famille. Pour vous inscrire, vous m'envoyez Belle Award au 6003, c'est 75 centimes le message. Il vous reste quelques minutes pour participer.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 Jusqu'à 19h, 5 à 7. 17h52, vous êtes sur le 5 à 7 sur vivacité et le cactus de Jérôme de Warzé va arriver dans un instant, juste après le journal de 18h. Le journal des sports, ne manquez pas ça et puis on s'intéressera aux inspecteurs du Emilio, le guide culinaire qui ont débarqué au festival Tomorrowland pour tester la nourriture. Est-ce qu'on mange bien dans un festival ou est-ce qu'il faut passer son chemin ben La réponse est tout à l'heure dans le 5 à 7, restez bien là. Et on parlera aussi de Windows 10. Si vous avez un ordinateur équipé de Windows 7, Windows 8, vous avez peut-être vu des alertes qui passent En disant, attention, il vous reste 4 jours pour faire la mise à jour gratuitement. Alors, euh, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous devez absolument cliquer pour faire cette mise à jour On verra ça avec un expert en informatique tout à l'heure dans le 5 à 7. Mais tout de suite, on va aller chez Peter qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Peter. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes dans quel coin Dans la région de Tournai. Dans la région de Tournai, d'accord. On va aller avec toute l'équipe. On est chez vous à la maison. Il y a tous les auditeurs qui viennent aussi. Ça vous dérange pas Euh, non, ça va. Vous avez de la place Tant mieux. Euh, oui, il y a de la place, oui. Ah bah parfait. Peter, vous étiez en train d'écouter la radio. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des entrées à Belleward à gagner. Vous avez bon. joué. Avec qui est-ce que vous voudriez aller là-bas Ah ben je vais aller avec ma petite famille donc euh, j'ai trois enfants à la base bon, ouais. le plus petit a trois ans donc je pense qu'il peut encore pouvoir nous accompagner et je veux dire qu'on est déjà avec ma, ma fille euh, il y a un petit temps un an ou deux je pense donc on dit, allez quand j'ai entendu ça à la, à la radio dans la voiture je me suis dit, dit je vais tenter ma moi. chance <rire> oh, je n'ai pas dit que c'était pour moi mais je vais moi tenter ma chance Vous avez bien raison, il y, y a quelque chose que vous aimez en particulier euh, euh, au, au parc Belleauard Franchement c'est un, un très beau parc c'est mélange aussi bien attraction que, que nature et allez je veux dire pour des, pour des enfants voilà c'est un ouais, très bon mix il y en a pour tous les goûts on est d'accord tout le monde s'y retrouve oh et ben voilà oh vous allez pouvoir vérifier si c'est toujours aussi bien qu'il y a deux ans quand vous y étiez allé moi j'ai la petite oh idée sur la réponse je pense oh que oui, c'est encore oui. mieux même parce qu'il y a des nouveautés depuis mais oh vous allez pouvoir en profiter oui, oui. en famille Peter je vous envoie oh ça okay. très vite à la maison et bonne journée à Ward un grand merci Cyril à bientôt voilà. il voilà. est l'heure de retrouver le cactus de Jérôme de Warze tout de suite Aïe. Voici le cactus de ce matin. Jérôme, vous revenez sur cette rocambolesque histoire. Un comptable de l'Office Wallon des déchets a donc disparu après avoir détourné pendant plus de 10 ans une somme qui avoisine les 2 millions d'euros. Oui, bonjour à toutes et tous, Rundinzech. Arle, euh, je me fais la malle, et à le poubelle. <rire> la performance force le respect. Voilà un homme qui détourne 2 millions d'euros, qui se barre au Venezuela, et qui laisse sa femme à la maison se débrouiller avec la police. Du tout grand art. <rire> Donc René Tonneau, euh, c'est son nom, euh, des Danaïdes, a viré des sommes comprises entre 12 et 50 000 euros sur son compte personnel pendant plus de 10 ans, et personne n'a rien vu. Bon, à un moment, admettons que c'est grisant. Hein. Bon, alors mes petits comptes d'épargne, les 247 derniers virements étant passés comme une coupe de dinan... <rire> Tentons le 248e, à un moment, on y prend goût. Ouais. Quand même. Là, au moins, on est sûr que le job de comptable à l'Office Wallon des déchets, ça n'est pas un emploi fictif. Peut-on incriminer René Tonneau Et posons honnêtement cette question. Un homme qui passe 23 ans de sa vie à faire de la compta au ministère Wallon de l'Environnement, ne mérite-t-il pas cet argent <rire> <rire> Prodigieux moment de télévision hier soir au JT ah. la déposition du patron de l'office Wallon des déchets Arsène. Hein, face aux parlementaires. La euh, supercherie était ventrée. Arsène nous le dit, vendredi, « prend le bas de combat, hein, réaction, impulsion, réflexe pavlovien !» « Attendons lundi ». Donc, je cite « Veille de week-end oblige ». Parce que le week-end, c'est sacré. Tout le monde y a droit. Le samedi, les courses, les sorties entre amis. Le dimanche, la bise à grand-mami, le barbecue, on entre l'extendard. Le soir sur la une, il y a la grève, la trêve, enfin bon, bref. Hein. Sur cette superficie-ci, de vendredi, 15h à lundi, 9h, en Belgique, c'est The Walking Dead. Ouais, ouais. Il est-il de vous dire qu'à cette heure matinale du lundi, René Tonneau est déjà à Caracas en train de Un morito citron mante. Lundi donc, après trois bonnes nuits de sommeil, hein, que l'on suppute fructueuse pour les aboutissants, on appelle l'après-midi le parquet de Namur. Dix fois Sans réponse Vous me direz enfin quelque chose de prévu. Et je lis C'est alors finalement vers le commissariat qu'il se tourne Là, l'information est cocasse, mais non dénuée d'importance. C'est sûr que s'ils étaient tourné vers le bricot de l'épion, on aurait encore pris un peu de retard dans le dossier quand même. Bon, alors. Carlo D'Antonio, le ministre Wallon, qui peut être fier de son environnement, indique alors qu'on lui fixe une audition le jeudi. Donc là, à ce stade du jeudi, en 8 de la semaine qui suit, du mois qui vient de s'écouler des deux années qu'on vient de perdre, René Tonneau a déjà entrepris les démarches pour la construction de sa ville à 18 façades, orientée vers le Pacifique, et les conducteurs des bétonneuses arrivent en chantant « Aïe, aïe, aïe, mais Comment René Tonneau s'y est-il pris pour détourner l'argent des déchets Pfff. Sans doute a-t-il lucidé une décharge. <rire> oh non, on ne peut pas rire, c'est notre argent. Alors, hier les autorités se fendent, non pas la gueule comme nous, mais d'une formule taquine. Il s'agit désormais d'une urgence. À titre de comparaison, durant ce laps de temps d'une semaine, on a déjà pu aller contrôler 6000 chômeurs à leur domicile. Alors, où est René Tonneau La réponse des autorités est évasive, je cite il pourrait être aussi bien dans un hôtel en bord de Meuse qu'à l'étranger. <rire> ah ben C'est vrai, tu te michetonne 2 millions d'euros pendant 10 ans et tu disparais sans laisser de traces, la première planque qui te semble la plus sûre, c'est l'hôtel Les Sorbiers à Astir avec vue sur les cluses de la peau. <rire> Parce que là, je parle, je babille, je dégoise, mais le temps qu'on pense à envoyer une demande d'extradition à l'ambassade vénézuélienne, le jobard plein de Bolivar, il a déjà eu le temps d'achever sa villa, de creuser sa piscine et de se calter sur le continent sud-américain pour se taper la moitié des putes de Guayaquil à monter vidéo. <rire> ne soyez pas outrés, monsieur Maréchal, vous feriez exactement la même chose. en voilà. hier après-midi. Oh, ouais. Voilà, ainsi fut René Tonneau. Ah, l'histoire est belle, l'histoire est belle, le cactus est à revoir sur la page Facebook du 8-9. Dis, votre partenaire pour l'été, solaire mini-format premier soin, tout est chez Dis, Di, faites-vous plaisir. Quel temps va-t-il faire ce soir Quels habits vous allez pouvoir mettre demain ben La réponse maintenant avec la météo, la nuit prochaine donc cette nuit, le ciel va se couvrir par l'ouest du pays, les minima resteront compris entre 11 et 14 degrés pour demain. Alors à nouveau, un ciel un peu plus menaçant l'après-midi, comme aujourd'hui ce sera du littoral vers le centre avec un risque de faibles averses et maintien d'un temps sec dans le sud les maxima entre 19 et 22 degrés demain, jeudi et vendredi, même type de temps pour les deux jours, Éclaircies, et temps sec le matin, puis l'après-midi midi, possibilité de quelques averses et même d'un coup de tonnerre isolé. Les moyennes entre 19 et 23 degrés avec un vent faible à modéré de sud-ouest. Et si on regarde même plus loin, le week-end, eh bien il sera a priori sec, on garde les mêmes températures, elles sont tout juste de saison, on est bien. Viva RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo.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 Après les terrasses, après l'aéroport et le métro, après la rue, l'église est la nouvelle cible des terroristes du groupe État islamique. Un prêtre a été gorgé ce matin en Normandie. Trois otages sont blessés l'ingrèvement. C'est une religieuse qui a su s'enfuir et qui a donné l'alerte et elle témoigne de la barbarie des agresseurs. Qui sont ces deux terroristes L'un d'eux était connu pour sa radicalisation, il était en liberté conditionnelle. Vous entendrez aussi dans ce journal la réaction de l'évêque de Tournai et celle de jeunes catholiques réunis justement en ce moment même à Krak COVID en Pologne. Recalé, le concours pour sélectionner les étudiants en médecine et en dentisterie ne passe pas. Le Conseil d'ECTA déclare que les quotas ne sont pas valables et vous entendrez la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. En sport, l'italien Matteo Trentin remporte la quatrième du Tour de Wallonie. On en parle dans un instant. Le journal sur Vivacité, c'est avec Delphine Heureux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. La messe avait commencé ce matin à Saint-Étienne du Rouvray en Normandie. Les terroristes ont surgi. Nouvelle attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Le prêtre a été égorgé. L'une des otages est gravement blessée. À l'intérieur, sœur Danielle assistait à l'office. Elle a vu les deux terroristes entrer dans l'église. C'est elle qui a su s'enfuir et qui a donné l'alerte. Elle témoigne en exclusivité au micro de nos confrères de France Télévisions. Il était au pied de l'hôtel, ils l'ont obligé à se mettre à genoux et puis, et puis pas bouger. C'est quand même, c'est lâche. Il a essayé de se débattre, il a essayé, mais je crois que, bon, il a 82 ans quand même, le père Jacques. Il, il a bien senti ce qui se passait. Il a senti certainement ce qui arrivait. Je suis partie en courant et puis j'ai appelé la première voiture, arrêté la première voiture. C'est vous qui avez prévenu les... C'est la voiture, qui c'était une voiture, je pense, de l'EDF. Le gars, il avait le son portable, il a appelé la police tout de suite, puis ça a été très vite. Un témoignage donc de nos confrères de France Télévisions. Le bilan, le prêtre sauvagement tué, une personne entre la vie et la mort. Parmi les trois autres otages, un seul a été épargné. L'enquête ne fait que commencer et les deux terroristes ne sont pas encore formellement identifiés. Mais l'un des deux hommes portait un bracelet électronique. Et ce bracelet, visiblement, a déjà parlé selon une source proche de l'enquête. Cet homme était fiché en France pour radicalisation et même incarcéré. Les toutes dernières informations sur le profil de ces deux assaillants avec vous, Julien Jeffrey. Do.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 et 12h30 qu'il a pu attaquer le curé de Saint-Etienne-du-Rouvray. Lors de sa tentative de se rendre en Syrie, a-t-il été en contact direct avec des membres de l'organisation état islamique C'est la question que les enquêteurs du parquet antiterroriste chargé de l'enquête vont se poser. Dans un communiqué, le groupe terroriste affirme en tout cas que les assaillants sont, je cite, deux soldats qui ont mené l'opération en réponse à ces appels. Et il pourrait avoir bénéficié de l'aide d'un autre complice. Cet après-midi, un troisième homme a été interpellé et placé en garde à vue. Nous sommes face à une Une nouvelle épreuve, déclare François Hollande. Le président français s'est immédiatement rendu dans la localité. Le Vatican dénonce une tuerie barbare. L'imam de Saint-Étienne du Rouvray... Estime avoir perdu un ami, quelqu'un, dit-il, qui a donné sa vie aux autres. Le père Jacques, Jacques Hamel, avait 86 ans. Il aurait pu partir à la retraite, mais il officiait encore pour rendre service et ce matin. Il remplaçait d'ailleurs le prêtre de la commune parti en vacances et qui rentrait dans sa paroisse cet après-midi. Alors, viser une église, c'était déjà une menace du groupe terroriste État islamique dans le passé. Cette attaque va-t-elle introduire un sentiment de peur chez les prêtres Écoutez l'avis de l'évêque de Tournai, Guy Arpigny. Ça, je ne peux vraiment pas répondre. Certains prêtres vont peut-être avoir peur, mais ça, je ne je sais vraiment pas euh, si c'est un sentiment partagé ou quelque chose qui ne sera pas Est-ce que vous avez le sentiment que le clergé a besoin de mesures de protection spécifiques Je ne pense pas. S'il faut protéger le clergé, il faut protéger d'autres euh, secteurs de la société dont le ministre de l'Intérieur a déjà dit plusieurs fois... On ne sait pas tout prévoir dans une société. Donc le mal reste un mal et en vue de toutes les possibilités d'action négative, c'est impossible dans une société. l'évêque de Tournai, joint par Daniel Fontaine. À Cracovie, où les JMJ ont commencé, le choc est immense. Oui, les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, sont un énorme rassemblement de jeunes catholiques du monde entier. Mais les pèlerins aujourd'hui pensent aller de l'avant. C'est un reportage à Cracovie de Damien Simonard. Au quartier général de l'évêché français à Cracovie, la nouvelle de l'attaque en France arrive petit à petit. Elisabeth, une étudiante de 20 ans, est en colère, mais elle restera aux journées mondiales de la jeunesse. Je pense qu'on va être tous plus ou moins en deuil. C'est inévitable. Mais il faut vraiment que ce soit des JMJ de l'espoir. Nolwenn, 21 ans, originaire de Rouen, est choquée par la nouvelle. À plus de 1500 kilomètres de son domicile, elle a du mal à réaliser ce qui s'est passé. Pour elle, les JMJ, dont le thème cette année est la miséricorde, prennent un nouveau sens. Moi, j'ai envie de prier pour ces personnes, de prier pour les gens qui choisissent le chemin de la violence alors que ce serait tellement plus beau de choisir le chemin de la paix, de la fraternité. Les encadrants des jeunes pèlerins font tout pour ne pas les exposer aux médias et aux émotions à chaud. Les prêtres devront toutefois trouver les mots justes pour parler de l'assassinat sordide du père Jacques Hamel. Pour le père Carl Emmerich, les JMJ aideront à atténuer la douleur. La force euh, d'être ensemble et la vie sera plus forte euh, que euh, les actes de gens particuliers euh, euh, dans notre monde. Spontanément, des pèlerins français chantent la Marseillaise dans les rues de Cracovie. D'autres se rassemblent pour prier. La vie doit suivre son cours. Le reportage à Cracovie de notre envoyé spécial Damien Simonard. Les quotas d'étudiants en médecine et en dentisterie sont illégaux aux yeux du Conseil d'État. Pour passer en deuxième année, les étudiants en première année de médecine et de dentisterie devaient passer cette année un concours. C'est la première fois qu'il était organisé en Wallonie et à Bruxelles. Impératif, être parmi les meilleurs et en juin les meilleurs étaient les 500 premiers. Mais quelques étudiants namurois ont intenté un recours en suspension et ils ont été plutôt bien inspirés. Le Conseil d'État leur donne raison, ils déclarent illégaux ces quotas. Le Conseil d'État reproche aux autorités de ne pas avoir établi ces quotas sur des bases réelles. Et l'épreuve est donc suspendue. Théoriquement donc, tous les étudiants ayant réussi leur première année devraient pouvoir s'inscrire en deuxième à la rentrée. Écoutez la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt. Le vrai problème, c'est à nouveau le contingentement fédéral, puisque... Le Conseil d'État dit que le gouvernement fédéral ne euh, justifie pas pourquoi il y a autant d'attestations, c'est-à-dire pourquoi on limite à ce nombre-là et pas à un autre. Et, et c'est le gros problème puisque euh, nous avons fondé évidemment notre réglementation sur base de la réglementation fédérale. Il appartient maintenant au gouvernement fédéral, à Madame de Bloch, de justifier du nombre.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 Un certain nombre de diplômés étrangers prennent leur place. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles était interrogé par Marc Melon. Merci Delphine pour ce journal. Dans un instant, le journal des sports. Un retour de la rédaction également à 18h30. Et puis on part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info. Comment ça roule, Pierre Collarbovi Bonsoir. Bonsoir, ça roule pas, pas trop trop mal. C'est un après-midi assez calme qui se termine. Euh, C'est tout à fait terminé. Donc on sait confirmation maintenant concernant l'inaccessibilité de marche en Famenne Eh bien, le, le mode on est levé. Donc tout est rentré dans l'ordre. Un accident sur la petite saint de Bruxelles, dans le tunnel Arlois, la bande droite est neutralisée en direction de la gare du Midi. Euh, vous ralentissez sur le ring de Bruxelles, 13 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 11 minutes pour l'intérieur Grand Bigard aux Aventems, sur des ralentissements euh, habituels, même moindres peut-être. Pour quitter la capitale, vous ralentissez sur le 40 vers Liège, entre Krainem et Everberg. Encore une petite dizaine de minutes perdues dans le... Et même, maintenant, on me dit que c'est carrément pratiquement plus que quelques minutes sur euh, Le 17 court entre Albec et Paradé, ils n'ont plus de problème de ce côté-là non plus. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Crefell. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, prix, Vivacité. Le journal des sports. Bonjour à tous, en cyclisme, victoire de Matteo Trentin lors de la quatrième étape du Tour de Wallonie cet après-midi entre Obel et Erstal en province de Liège. L'italien s'est imposé au sprint devant le lituanien Bagdonas et son coéquipier Gianni Miersman qui conserve le maillot jaune de leader. On l'écoute, ravi de sa victoire Oui, mais je dois dire que l'équipe a été fantastique aujourd'hui. C'était très dur au début, mais tout le monde s'est donné à 100 À la base, j'étais censé emmener le sprint pour Gianni, et puis je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait un autre coureur avec nous, j'ai donc continué et ça a fonctionné matteo Trentin au micro de Jérémy Béz et au classement général Gianni Mersman conserve donc son maillot jaune il a désormais 6 secondes d'avance sur le deuxième du classement Dimitri Klaas et ce avant la dernière étape, demain entre angie et Dizon sur plus de 189 kilomètres on passe à présent au football, c'est ce soir que le sporting d'Anderlecht débute sa saison européenne les MOUV affrontent les Russes de Rostov au troisième tour préliminaire allé de la Ligue des Champions, alors Rostov ce n'est sans doute pas un nom aussi ronflant que le Zénith Saint-Pétersbourg et pourtant ils se sont classés À la deuxième place du championnat russe. Un homme connaît bien ce championnat, c'est le Belge Jos Darden. Il était l'assistant de Franky Vercotteron pendant deux ans à Samara. Il parle d'une équipe défensive et qui devrait laisser le ballon bruxellois. Je ne sais pas, c'est une nouvelle saison, et, euh, mais je ne vois pas comment il peut changer. Il, il, je ne crois pas qu'il qu'ils vont changer grand chose pour d'un système qui a qui a très bien fonctionné la saison passée donc je ne je vois pas que ils vont changer phase arrêter le bloc et aussi le public qui est qui, pas si nombreux, c'est peut-être 15 000, mais euh, c'est surtout l'équipe, le plus, le, le plus fort c'est l'équipe, c'est l'équipe de Rostov. Et encore une fois, à mon avis, il n'y a qu'un joueur, si Yasmoun ou, ou l'autre Novoa qui joue, euh, ça sont des joueurs qui peuvent faire la différence. Coup d'envoi de ce match à 20h30 ce soir. On notera aussi que c'est le premier gros test pour le nouvel entraîneur René Weiler qui vivra ce soir son premier match officiel à la tête du Sporting avant d'affronter Moucron ce week-end pour la reprise de la Pro League. Une première journée qui verra aussi le standard affronter Westerlo en déplacement avant de recevoir à domicile Saint-Tron un match qui se déroulera à huis clos suite à la sanction infligée suite aux incidents qui sont survenus lors du match Charleroi standard la saison passée. Mais la direction du club liégeois a décidé de ne pas totalement se passer de ses supporters. Un écran géant sera installé sur le parking C en face du stade afin d'offrir l'opportunité à tous les supporters des Rouches de suivre le match ensemble. Le tout précise-t-il gratuitement. Et pour conclure ce journal, ce journal, on passe à notre page JO et le décompte qui se poursuit J-10 avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Et après d'autres fédérations, c'était au tour de l'équipe d'athlétisme de se présenter devant la presse du côté de Louvain aujourd'hui. Et ce, avant leur grand départ, une conférence de presse précédée d'un entraînement collectif et vous y étiez David Bertrand. Oui, Christophe, un entraînement collectif et une conférence de presse à laquelle ont participé une quinzaine d'athlètes. À noter tout d'abord que Kevin Borlet a interrompu la séance en cours d'échauffement. Il souffre toujours du tendon d'Achille. Il n'a plus couru depuis son final victorieux du relais 4x4 au championnat d'Europe d'Amsterdam. C'était début juillet. Pas encore d'inquiétude à avoir à proprement parler à ce stade-ci. Mais en tous les cas, le temps commence tout doucement à presser pour lui. Quelques absents aussi à signaler. Philippe Milanoff le discobol vice-champion d'Europe, un affice à ou encore Thomas van médaillé d'or au Décathlon à Amsterdam. Ils n'étaient pas là aujourd'hui pour cette séance collective. Ils ont préféré s'entraîner au calme dans leur coin. Au total, ils seront 25 athlètes, 21 en individuel plus le relais 4x400 à prendre l'avion lundi et représenter la Belgique à ces Jeux Olympiques de Rio. C'est près d'un quart de la délégation belge emmenée par le COIB et c'est aussi le groupe d'athlètes le plus important depuis les Jeux de Montréal en 1976. Les ambitions raisonnables, 3 à 4 finales, c'est en tout cas ce qu'on nous répond euh, du côté des responsables de l'athlétisme belge. Quant au nombre de médailles espérées, c'est la question incontournable, évidemment, et la réponse de Normand qui va avec. Tout peut arriver, fermez les guillemets, c'est ce qu'on nous a répondu. Il faudra donc patienter encore 10 jours pour le début de ces Jeux Olympiques, encore 17 jours pour les premières épreuves d'athlétisme. Le sport numéro 1 de l'Olympisme, Mais vous le savez, un sport très ébranlé ces dernières semaines par les scandales que vous connaissez. Merci, David Bertrand. Et en effet, des affaires qui continuent du côté de la Russie. La liste des sportifs russes interdits de participer aux JO, aux JO se rallonge. Et cette fois-ci, c'est en Canoë. La Fédération internationale de la discipline a annoncé aujourd'hui l'interdiction de participer aux épreuves en ligne pour cinq Russes, cités dans, la fameuse, dans le fameux rapport McLaren sur le dopage en Russie. Cette nouvelle sanction porte à 18 le nombre de sportifs russes exclus des JO. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'Adeps. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Vivacité. Dans la suite de ce 5 à 7, on va parler entre autres de votre ordinateur parce que je ne sais pas si euh, quelle version de Windows vous avez. Alors vous êtes peut-être sur Mac, alors vous n'êtes pas concerné, mais si vous êtes un utilisateur qui n'a pas Windows 10, vous avez peut-être des alertes qui arrivent ces derniers jours en disant il faut installer Windows 10, il vous reste 4 jours avant que ce soit payant. Est-ce que cette mise à jour, il faut la faire absolument eh bien, On va s'y intéresser tout à l'heure avec un expert en, en informatique qui sera avec nous. On parlera de vos barbecues aussi parce que on ne va pas se mentir, il fait pas dégueulasse non plus ces derniers jours et donc ce n'est pas désagréable de manger un petit barbecue. Mais quelle viande on met sur le barbecue Il y a une mode en ce moment, les viandes maturées. Est-ce qu'il faut les utiliser sur un barbecue Comment faire son choix parmi les viandes maturées Est-ce qu'on prend de la viande belge ou de la viande irlandaise eh bien, On va essayer d'y voir un peu plus clair tout à l'heure et toujours en En gastronomie. Il y a des inspecteurs du guide Goemio qui sont allés faire la fête à Tomorrowland mais qui sont surtout allés tester les différents restaurants qui étaient proposés sur place. Est-ce qu'on mange bien dans un festival ou pas ben La réponse est dans quelques secondes. Ils ont trouvé une astuce pour aller faire la fête à Tomorrowland, les inspecteurs du guide Go et Ils ont dit, bon, on va aller tester ce qu'il y a à manger là-bas. Philippe Limbourg, vous êtes directeur général du Go et, Mayo, et vous êtes ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Belle euh, belle excuse pour aller faire la fête à Tomorrowland quand même. Bien trouvé. Ah oui, il y en a qui étaient contents plus que d'autres, mais il y en a qui étaient contents. <rire> Alors, est-ce qu'on mange bien, avant d'aller dans le détail, est-ce qu'on mange bien sur un festival Euh, enfin, En tout cas, à Tom euh, on mange de mieux en mieux. Euh, ça fait 4 ans qu'on collabore. Euh, c'est vrai que dès le début, euh, depuis le début de la collaboration, euh, on a été euh, frappé par euh, euh, l'innovation dont ils font preuve aussi au niveau euh, culinaire, parce que c'est un des premiers festivals où j'ai croisé, euh, déjà il y, a, il y a 4 ans, euh, des stands euh, sans gluten, euh, des stands Veggie et compagnie. Et, et la qualité n'est pas du truc industriel qu'on a, on a dit on va mettre au micro comme ça y est, les, les Veggie sont contents. Non, non, c'est vraiment de l'approche où vous en mangez un, même, même en, en étant pas végé, vous, vous en prenez un deuxième. Quoi, donc voilà. Ça donne envie. On n'est pas sur, même si c'est très bon aussi, on n'est pas sur du de, de la saucisse baguette, quoi. Non, non, non, non, pas du tout. On a, euh, on a, effectivement... Là, par exemple, il y, il y en avait un, il avait, il avait remplacé euh, de la viande, justement, par euh, un, un burger de, à base de soja et de kimchi, donc c'est ce, ce fameux chou fermenté qui est un, un plat typiquement coréen. Mmh. Euh, donc, ça, ça donnait un, un peps euh, incroyable, et euh, de nouveau, on avait un relief, on avait vraiment des épices, mais on avait euh, de, la, de la consistance en bouche, du jus aussi, parce qu'il y avait la sauce qui était derrière, et, euh, et donc ça donnait envie de plonger dedans, quoi, donc... Euh, on a le, le, le, le côté plaisir Parce qu'il n'y a rien à faire dans un festival On veut du gourmand Parce que je ne sais pas pourquoi Mais on veut tasser d'autres choses plus liquides Et euh, on, on, a, on a envie de se faire plaisir euh, Et il y, y a ce côté plaisir Il y a ce côté gourmand Mais on a quand même de la qualité et on a du goût Et euh, ça c'est vraiment cher Tout en restant dans les prix festivals Parce que ça il faut le souligner aussi C'est important euh, Je pense que bon c'est pas parce que euh, c'est la nourriture soignée Qu'on est prêt à payer 15 ou 20 euros le, le, le burger C'est ah, voilà. ça Et que c'est déjà souvent cher dans les festivals Donc si là on peut ouais. avoir quelque chose de correct mais sans exploser le budget, c'est pas, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de, de ce week-end en dehors de, de ces différentes découvertes euh, Est-ce que déjà ça se fait de façon anonyme ou bien les inspecteurs se présentent, là en l'occurrence pendant le festival, en disant « je vais goûter, je vais, je vais voir ce que ça donne et je vais vous donner des conseils comment, ?» Comment ça se passe Non, non, donc c'est vraiment, on, on, a, euh, on avait euh, quatre inspecteurs qui tournaient durant les 3 jours euh, et qui avaient des jetons comme monsieur, M. tout le monde, et qui prenaient euh, euh, l'intégralité de l'offre, puisqu'il y avait euh, 120, 120 stands, euh, et donc on a vraiment testé l'intégralité de l'offre. Euh, à 4 <rire> ben, ouais. Ça en fait des plats. Ça, ben ça fait 10 plats par personne par jour. C'est pas mal, hein, quand même Voilà, voilà, tout à fait. C'est du sport, mais bon, après, bon, on goûte. Euh, il est clair qu'on ne on sait pas affoner euh, 10 hamburgers par jour non plus. Et puis comme je le disais, il n'y a pas que des hamburgers et c'est ça. Goûte, ouais. Qui fait la richesse et, les, et la diversité de, de, des festivals comme Tomorrowland qui, qui prennent soin justement de, le, de leur festivalier. Et c'est quoi la finalité Parce que là, vous avez goûté, euh, vous nous dites que c'est que c'est pas mal, qu'il y a des choses super intéressantes, il y a des choses innovantes, mais après.. Alors, il faut savoir que euh, bah, chaque année, euh, après le, le festival, et déjà pendant même le festival, euh, on envoie des rapports euh, détaillés un peu comme on fait pour les, les restaurants tout au long de l'année finalement, sauf que là pour Tomorrowland ils ont un, repas, un rapport détaillé, photo à l'appui de chaque chose qu'on a dégusté euh, avec euh, effectivement ben, tiens voilà le, le goût, le rapport qualité-prix euh, l'équilibre des saveurs le côté euh, ben, tiens, euh, grain pas grain, euh, équilibré pas équilibré, euh, côté sain pas sain, euh, tout ça est pris en compte et donc ils ont vraiment un rapport complet sur ben, voilà le panel qu'on a eu sur Tomorrowland voilà il a été goûté par des, des inspecteurs Gomio euh, et ben, on peut estimer qu'il y avait ça amélioré euh, pour telle et telle offre, par exemple. Une internaute vous accompagnait, elle était pour la première fois inspectrice oui. du Gomio. Comment ça s'est passé Elle retentera l'expérience Euh, ben, je pense, euh, elle a survécu d'abord parce que ça, ça, reste, euh, ça reste un métier ça reste du sport euh, et puis euh, c'est vrai qu'on avait fait un concours en disant, Mais, tiens, voilà, euh, vous avez la chance de pouvoir accompagner nos équipes et donc on a une, euh, une gagnante qui a pu, effectivement, suite à ce concours euh, accompagner nos inspecteurs et donc aller goûter avec eux euh, toute une journée euh, l'ensemble de ce que goûter à ce moment-là euh, et alors elle, elle a elle-même aussi fait un rapport, en tant que festivalière c'est important aussi parce que c'est vrai que Que, euh, bon ben Chez Gomio on a une diversité C'est vrai qu'on a des jeunes, des moins jeunes Des, euh, des, des, des hommes, des femmes Mais euh, c'est vrai qu'on voulait aussi Une représentativité euh, de, Du festivalier type euh, De Tomorrowland et ça c'est vrai que C'est peut-être pas le cliché euh, moyen euh, Des inspecteurs Gomio mm -hmm. euh, Même si on a J'ai des inspecteurs qui vont chaque année à Tomorrowland euh, Mais donc voilà on voulait Et donc c'est issu de ce concours Elle nous a accompagnés Et je pense qu'elle a pris son pied et euh, nous ça nous a fait un regard différent euh, qui est toujours intéressant aussi et qui, qui, qui permet de mettre en perspective aussi le, le regard du festivalier euh, en plus des inspecteurs. Et dans le rapport de Tomorrowland, je pense que ça a été apprécié aussi. Eh ben, merci Philippe Limbourg pour euh, toutes ces explications, on suivra. Est-ce que vous comptez faire d'autres euh, festivals ou vous limitez à Tomorrowland Alors pour l'instant, Tomorrowland est le seul, mais euh, voilà, s'il y a d'autres festivals qui sont intéressés, euh, on est ouvert. Euh, voilà, on ne va, va peut-être pas les faire tous, mais euh, voilà, dès lors qu'il y a une démarche de qualité derrière, euh, nous on, on est preneurs parce que voilà, ça c'est la philosophie Gomio, c'est d'optimiser le goût et permettre à chacun d'avoir accès à, quelles que soient les circonstances, que ce soit au resto ou dans des festivals par exemple, à, à des produits de qualité et, et avoir du plaisir en mangeant. Tant que vous êtes là Philippe, euh, on parle aujourd'hui de l'arrêt la, de l'activité de Techitizy, le service de livraison euh, oui. en, en vélo euh, à, à domicile Depuis tout à l'heure, je oui. pose une question par SMS au 3063 sur la page Facebook, quand on est à la maison qu'on se fait livrer un petit plat, c'est quoi le petit oui. plat qu'on préfère se faire livrer Vous, ça vous arrive de vous faire livrer à la maison Et vous prenez quoi euh, Alors moi ça m'arrive, il faut savoir que j'habite à la campagne et donc euh, c'est un peu plus compliqué difficile on vit, de se faire livrer ouais. voilà. euh, et c'est vrai que c'est rarissime, je pense que la seule chose que je me suis fait livrer une fois euh, depuis euh, 7 ans que j'habite au même endroit je pense que c'est une pizza, voilà elle était bonne <rire> Elle n'était pas mauvaise, on a, on a la chance d'avoir une très bonne pizzeria, une des meilleures de Belgique d'ailleurs, euh, du côté de Perroé, donc voilà. même. Merci Philippe pour votre petit plat donc on sait qu'à la maison, Philippe Limbourg aime bien manger une pizza, rarement, mais il aime bien ça. Merci beaucoup Philippe, je vous souhaite une excellente soirée. Vous me dites vous aussi par SMS au 3063 euh, le petit plat que vous adorez vous faire livrer à la maison quand vous avez vraiment la flemme de vous faire à manger, que vous n'avez pas envie de sortir, vous faites appel à quel type de restaurant Vous êtes plutôt pizza comme Philippe Limbourg, vous êtes plutôt je ne sais pas moi, restaurant chinois, restaurant indien, restaurant avec des, des plats bien typiques de chez nous, en fonction de votre région, bah vous me dites ça par SMS 363 et puis sur la page Facebook 5 à 7 vivacité RTBF on parlera encore de ce que vous allez manger tout à l'heure avant 19h, on s'intéressera au barbecue on est en pleine période pendant l'été chez vos voisins, chez vos copains, chez vous aussi peut-être vous faites des barbecues, mais qu'est-ce qu'on met dessus Il y a une mode en ce moment on voit ça même dans les grandes surfaces, il y a la viande maturée. Est-ce qu'on peut utiliser de la viande maturée sur les barbecues Qu'est-ce que ça Est-ce qu'on se fait arnaquer ou pas Où la prendre Et est-ce qu'on prend de la viande belge ou de la viande irlandaise On en parle beaucoup et pas mal aussi là-bas. La réponse, ça arrive avant 19h dans ce 5 à 7. Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver Candiscotère pour le Dico Food. Dico Food, Dico Food, Food, Food, le Food du 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre S. On va faire de la sangria.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 À 7. Merci Candy, c'est bien sûr la recette, on la retrouve sur vivacité.be recette d'actu, forcément, en cette période. à propos de recettes, quel est le petit plat que vous faites livrer à la maison C'est la question que je vous pose par SMS au 3063 quand vous n'avez pas envie de faire à manger. Vous faites livrer quoi On va faire un point sur vos messages dans un instant. Mais ici, dans l'équipe, il y a Guillaume qui prépare cette émission. Guillaume, il commande quoi Lui il se fait livrer quoi à la maison Bah moi, Cyril, je vais pas vous mentir, je suis assez attiré par tout ce qui est plat asiatique. Donc les petites nouilles, des petites nouilles au canard. J'aime les petites nouilles. Euh, oui, voilà, j'aime ouais, ouais, beaucoup les je note, Guillaume euh... aime les petites nouilles. Et Loris qui réalise cette émission, il aime quoi Il se livrait quoi chez lui euh, Moi c'est un peu pareil, ouais. les, euh, les nouilles. Mais j'ai découvert le Libanais. Ouais. Ah c'est pas mal le Libanais. Il y a pas ça. longtemps. Ouais. Et, et alors, bonne choses là-bas. Ouais, c'est ouais, délicieux. Le houmous. Le houmous ah, voilà. libanais, c'est trop bon. En même temps les gars, vous avez pas passé votre commande ce soir. Ils sont en train de se faire plaisir. Moi, ouais, je vais prendre un petit homouse. Vous mettrez des petites nouilles sautées euh, au, au port. Ils, ils sont à la maison. Là. 3063 par SMS. Vous me dites ce que vous, vous commandez quand vous êtes tranquille chez vous. Vous n'avez pas envie de vous faire à manger. Ça marche aussi sur la page Facebook 5 k Vivacité RTBF. Dans un instant, le journal à 18h30. Et puis, on s'intéressera à Windows 10. Peut-être que vous avez ces alertes qui viennent sur votre ordinateur ces derniers temps en disant attention, dans 4 jours, c'est trop tard. Vous ne pourrez plus faire la mise à jour gratuite. Est-ce qu'on se fait un Est-ce qu'il faut la faire Est-ce qu'il y a un risque Bah toutes ces réponses est dans un instant. Viva Proximus présente. Tiens, t'as vu Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt Alors écoute bien, ça c'est quoi oh, ben, ça c'est une basket. Ouais. Et ça Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur. Ça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 Vous écoutez Vivacité, il est 18h30... On l'actualité avec vous, Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Les forces spéciales françaises sont en train de mener une perquisition au domicile des parents de l'un des auteurs de l'attaque contre une église de saint étienne du Rouvray en Normandie. La police serait à la recherche de liens entre cet homme et l'islam radical. Le groupe état islamique a rapidement revendiqué l'agression. Un homme dont l'identité n'a pas été divulguée a été placé en garde à vue. Selon Libération, les deux auteurs de la prise d'otages avaient des armes blanches et un un dispositif factice faisant penser à un engin explosif. Vers 16h, soit environ 5h après la fin de la prise d'otage, la police a annoncé que l'opération de déminage et de sécurisation de la zone était terminée. Aucun explosif n'a été découvert dans l'édifice. La conférence des évêques appelle à présent les catholiques français à une journée de jeûne et de prière ce vendredi. Dans le journal à 19h, on fera un point sur l'enquête et on entendra des témoignages d'habitants de cette petite Commune, des habitants qui sont évidemment sous le choc. Merci Natacha. Prochain point sur l'actu donc à 19h. Un petit coup d'œil à la météo. Ça dit quoi pour les prochaines heures Eh bien que le ciel va se couvrir par l'ouest du pays. Les minima resteront compris entre 11 et 14 degrés. Pour demain, à nouveau un ciel un peu plus menaçant l'après-midi. Du littoral vers le centre avec un risque de faibles averses et puis un maintien d'un temps sec dans le sud et des maxima de 19 à 22 degrés. Pour jeudi et vendredi, même type de temps pour les deux jours. Éclairci et temps sec le matin et puis l'après-midi, possibilité de quelques averses et même d'un coup de tonnerre isolé les températures seront comprises entre 19 et 23 degrés 18h32, on part sur les routes c'est le RTBF Mobile Info, comment ça se passe Pierre Colarbovi bon, si y a là, Un accident sur la Nationale 4 Luxembourg-Bruxelles à hauteur de Bastogne, la bande de gauche est neutralisée en direction de Bruxelles euh, quant aux suites de l'étape du Tour de Wallonie 2016 donc la sortie numéro 35, herstal sur le 40 et que Bruxelles est rouverte à la circulation mais reste fermée en direction de l'Allemagne, et sur le 25 Visé-Liège, la sortie 5 Wandre est également rouverte à la circulation en direction de Visé, mais reste fermée en direction de Liège dans ce cas-là Alors, un accident sur la petite statue de Bruxelles dans le tunnel Arlois, c'est en direction de la gare du Midi, soyez attentifs c'est la bande à droite qui est neutralisée vous ralentissez encore dans quelques tunnels de la capitale sur le ring de Bruxelles, un tronçon reste particulièrement ralenti, c'est l'intérieur grand bigar Zaventem où vous perdez plus ou moins 16 minutes et sachez également que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 Jusqu'à 19h sur Vivacité. Tous les soirs, on s'informe sur l'histoire de vos hits. Toutes les petites choses que vous ne savez pas sur les morceaux que vous, vous écoutez depuis des années. Et eh bien, Marc Touesca vient nous les raconter. C'est pop, pop Story qui arrive dans un instant. On s'intéressera à votre barbecue. Qu'est-ce que vous faites cuire au barbecue Est-ce que vous avez déjà utilisé les viandes maturées C'est à la mode en ce moment. On en retrouve beaucoup partout, dans plein de magasins, même dans les grandes surfaces. Alors, comment bien la choisir Est-ce qu'on se fait arnaquer quand on achète de la viande maturée Est-ce que c'est de la vieille viande Tout ça, on le saura dans un instant et puis est-ce qu'on prend de la viande de chez nous ou de la viande irlandaise Parce que les Irlandais, ils font aussi de la bonne viande. Toutes ces réponses arrivent avant 19h. Mais avant, on va s'intéresser à Windows 10. Si vous avez un ancien Windows à la maison, vous avez depuis quelques temps des alertes qui apparaissent et puis là, on met un petit coup de pression ces derniers jours. Il vous reste 4 jours pour faire la mise à jour gratuite, la migration de votre Windows à Windows 10 gratuitement et après ça coûtera 135 euros. C'est ce que Windows nous annonce. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il faut faire cette mise à jour Qu'est-ce que c'est que cette histoire La réponse avec Sébastien Buisse, vous êtes développeur informatique, concepteur et responsable du site informaticien.be. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Première question Sébastien, avant samedi il faut faire cette mise à jour parce qu'après ce sera de 135 euros. Ce sera vraiment le cas ou Windows nous rajoutera un petit rab après Alors, excellente question, Alors, en principe euh, ça devrait être le cas d'être euh, payant après samedi, donc il vous reste trois jours et 17 heures exactement pour le faire euh, mais euh, comme c'est la première fois que Microsoft offre euh, une mise à jour de Windows gratuitement, bah, on peut avoir des espoirs qu'on ait un moment une, une volonté de Microsoft de continuer à mettre à jour son parc, mais euh, aujourd'hui tout laisse à penser que ce sera payant. Et qu'est-ce qui est important dans cette mise à jour Est-ce qu'il faut absolument la faire Si on a cette alerte qui apparaît non-stop, est-ce qu'on doit cliquer pour dire oui je, je veux faire cette mise à jour et arrête de m'embêter maintenant Ah, alors, ça, ça dépend de, de, de vos envies, je veux dire que euh, pour certains autour de moi, je sais qu'ils restent bien accrochés à leur Windows 7, un peu comme à l'époque les gens restaient sur Windows XP, ouais. euh, et c'est un peu le, la, la crainte de Microsoft, et donc c'est pour ça qu'ils poussent pas mal cette mise à jour, euh, mais donc le faire grosso modo, si vous avez un Windows 7 ou un Windows 8, ça change pas grand-chose, euh, la plupart aux périphériques seront compatibles, et euh, le look entre un Windows 7 et un Windows 10 n'est pas non plus extrêmement différent, donc je dirais que pour la plupart des gens, il faut le faire, mais il faut vérifier que vos périphériques sont compatibles sur la site des constructeurs. D'accord, donc là on doit faire le, le tour avant pour voir si son scanner, voilà, son imprimante, enfin, voilà, tout, tout ce qu'on connecte euh, fonctionne. Il n'y a pas de risque à faire cette, cette mise à jour notre ordinateur, on va redémarrer, on est certain Jamais certains avec une mise à jour toujours <rire> faire un backup de vos fichiers <rire> quelle que soit la mise à jour et quelle que soit l'OS il faut toujours toujours faire un backup de vos fichiers les plus importants avant une mise à jour ça malheureusement personne ne pourra les récupérer si, si votre machine est crachée Donc ça c'est important bien évidemment faire cette petite copie avant. Comment on est sûr que c'est une alerte Windows qui s'affiche parce qu'on voit ces derniers jours pas mal d'arnaques qui passent avec justement cette pression que met Windows d'autres, des, des, des virus des, des, des, des hackers en profitent En ce moment, comment est-ce qu'on est, -ce qu est certain qu'on fait bien la bonne mise à jour Alors pour faire la bonne mise à jour, c'est assez facile. Vous lancez de, de votre ordinateur Windows Update. Donc, il y a une petite icône dans, dans votre menu démarrer. Et si vous êtes vraiment stressé, vous allez sur le site de Microsoft. En cherchant un peu, vous allez trouver le lien pour télécharger l'outil officiel de Microsoft pour la mise à jour. Donc, ça, ça se fait automatiquement via le Windows Update. Soit vous allez sur le site et, et vous pourrez le faire directement. Mais, mais ça vient certainement pas par email. Si vous avez un mail qui vous propose quoi que ce soit, euh, surtout supprimez-le. D'accord, eh merci pour ces précisions ah. Sébastien, je vous souhaite une excellente soirée et puis à bientôt ouais, À bientôt, au revoir Sébastien 17h, 18h37, je vous ai peut-être fait peur, 18h37 bien sûr la soirée avance, la, la journée n'est pas terminée, loin de là, mais il est l'heure de s'intéresser à la musique, puisque je sais que vous aimez beaucoup la musique, mais la musique elle vient d'où C'est quoi les petits secrets, les petites histoires de vos musiques préférées La réponse est maintenant, c'est Pop Story comme tous les soirs avec Marc Toesca 5 à 7 avec Cyril viva, viva, viva, Pop oh. Story Pop Story oh. Marc Tuesca Dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, sous la présidence du conseil de Léon Blum, sont signés les accords de Matignon. Les ouvriers obtiennent la liberté du droit syndical, les salaires augmentent jusqu'à 15% avant d'obtenir la semaine des 40 heures et les deux semaines de congés payés. Une victoire du prolétariat qui inspire cinéastes et auteurs de chansons, à l'époque où Gabin, l'œil bleu et la casquette de travers chantent quand on se promène au bord de l'eau, dans le film de Julien Duvivier, La Belle Équipe. Ah T'en se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin, nous semble une prison, on a le cœur plein de. Depuis, la chanson prolétaire et réaliste est un style adopté par toute une colonie d'interprètes plus ou moins sincères suivant les époques. Des mots, des joies du quotidien et quelques notes d'accordéon ont suffi à Jean Ferrat, militant revendiqué, pour nous faire partager les charmes de sa môme. Ma môme, elle joue pas les starlet, Elle met pas des lunettes Le de soleil Elle pose pas pour les magazines Elle travaille en usine À bon, Bob Story Certains pour qui la cause ouvrière n'épouse aucun charme rêvent de révolution permanente Au début des années 70 Lennon enregistre Working Class Hero en hommage à la classe moyenne qui lutte depuis des décennies contre l'asservissement imposé par la société de l'argent Pour Lex Beatles Working Class Hero n'est pas une chanson révolutionnaire mais plus une invitation à prendre son destin en main A Working Class Hero is something... If you want to be a hero, well just follow me. 36 Front Populaire est enfin le titre d'une comédie musicale écrite par Étienne Rodagil en 1979. C'est le grand soir, la naissance d'une société nouvelle que raconte ce fils de combattants républicain espagnol, pour qui 1936 est l'année de tous les espoirs. Et ce n'est pas par hasard, s'il fait chanter à Julien Clerc, ça commence comme un rêve d'enfant. Marc Toesca. Ça commence comme un rêve d'enfant, on croit que c'est dimanche... Et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. toi et moi, si je tout je change. Et Ça ressemble à un rêve d'enfant On croit que c'est dimanche Et que c'est le printemps La radio donne enfin des nouvelles nouvelles et nous parle Enfin de toi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 sur Vivacité, c'est le tip top, la quotidienne qui arrive, vous savez que tous les soirs, vous repartez avec des cadeaux ben, ce sera encore le cas tout à l'heure, et puis retour sur le classement de samedi, il y a des nouveautés à découvrir, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il y a Pascal Obispo qui est de retour son nouveau single, vous l'entendrez tout à l'heure, dans moins de 20 minutes sur Vivacité restez bien dans le coin 17h, 19h 5 à 7 sur Vivacité Les enfants de cœur arrivent aussi sur Vivacité c'est tous les soirs, on écoute les meilleurs moments tout ce qui s'est fait de bon pendant euh, cette année des enfants de cœur que vous retrouvez euh, déjà sur Vivacité.be Mais avant on va s'intéresser au barbecue on est en pleine période là, alors il y a des jours où il fait plus ou moins beau, mais qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de se retrouver entre amis euh, en famille, à l'extérieur ou même en amour, même tout seul on se fait son petit barbecue et on met quoi dessus Il y a quelque chose qui est à la mode en ce moment, c'est euh, les viandes maturées, on en trouve un petit peu partout à différents prix, à différents qualité on va s'intéresser on va faire un petit battle entre les viandes belges et les viandes étrangères dans un instant mais donc on va démarrer avec ces viandes maturées et on va en parler avec euh, avec un chef qui a l'habitude de les travailler il s'appelle Patrick Mersman et vous êtes chef mais en plus vous êtes consultant pour MDH Food Service qui produit enfin qui vend justement de la viande maturée maturée bonsoir Patrick bonsoir bienvenue merci d'être dans le 5 à 7 ce soir sur Vivacité alors un petit mot déjà pour démarrer la viande maturée c'est quoi C'est de la viande qu'on laisse croupir sur le coin d'un du, plan de travail non, non, non, non, pas du tout. Euh, c'est tout un art de faire de la viande maturée. En fait, c'est retirer de l'eau, faire attendrir et donner plus de goût à la viande. Et c'est un processus qui principe, prend du euh, temps. De la base. Ça peut prendre jusqu'à une soixantaine de jours pour les plus âgés, oui. Et donc, euh, après, en fonction du temps de maturation, la viande va être, euh, va avoir un aspect euh, plus ou moins foncé et alors un prix plus ou moins élevé aussi C'est exact. Elle est, bon, elle est naturellement puissée parce qu'elle perd de son poids. Donc, fatalement, il faut que le boucher récupère ce poids qui est perdu, naturellement. Oui. Mais d'où le client, euh, lui, il y gagne en goût. <rire> ah bah, ça forcément. Mais c'est quoi Pour ceux qui n'ont jamais mangé de la viande maturée, euh, ça se rapproche de quoi Est-ce qu'on peut comparer à quelque chose Parce que c'est plus fort que de la viande qu'on va acheter, euh, la, la, la viande qui, qui, qui, qui est au magasin. Oui, ça tout à fait. Parce que ça, c'est de la viande qui est vraiment très fraîche. Donc là, une viande qui est très fraîche est forcément moins goûteuse, elle est forcément normalement un peu plus dure. En fait, ici, c'est un travail sur les fibres, retirer l'eau et garder absolument tout ce qu'il y a comme sucre de la viande à l'intérieur, dans les fibres et tout ça. Mmh. Donc le principe, c'est ça, le principe on, on de base. Goût... En goût, on va on va se rapprocher de quelque chose oh, qu'on connaît ou ça, non, il faut non, goûter non. non, non, il faut vraiment goûter. Un amateur de viande va directement apprécier. Mais c'est pour ça, heureusement, qu'il y a plusieurs stades de maturation au niveau de la durée. Et au plus on monte dans la durée, au plus on va dans la puissance de goût, bien sûr. On en voit partout en ce moment des, des, des viandes matures. Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose en, en particulier On peut faire confiance à n'importe quelle enseigne qui en vend ou pas C'est quand même relativement dangereux parce que bon, la viande maturée demande quand même une très, très grosse expérience et une qualité de connaissance euh, du boucher. Euh, les grandes surfaces, pour ne pas les nommer, euh, travaillent quand même sur une maturation qui est quand même différente ou bien avec certaines spécialités de viande ou qui viennent de chez les bouchers aussi. Mais bon, il faut quand même faire attention. Vaut mieux aller vraiment chez un spécialiste. Alors par exemple chez vous, chez, chez MDH Food Service On peut vous demander des conseils quand, vous a, quand, quand on arrive On peut vous voir préparer Absolument. différentes choses Patrick euh, Est-ce qu'il y a un conseil pour le barbecue Est-ce que déjà on peut faire de la viande maturée au barbecue Ah tout à fait, tout à fait C'est vraiment extraordinaire Ça c'est le top Ah oui, oui ça, vous êtes vraiment dans le top du top Et, Et c'est pour ça aussi que nous autres Nous travaillons sur plusieurs sortes de rafes de viande En fait, on a à peu près 7 ou 8 viandes maturées dans notre gamme Et donc comme ça, c'est avec des stades différents, des goûts différents, des, du persillage qui est différent. Donc tout ça, c'est très important pour euh, la viande et pour aller sur un barbecue. Donc il y en a pour tout le monde, ça c'est la bonne nouvelle. Oui, Mais oui. On, la, on, on la prépare comment Est-ce qu'on fait juste un aller-retour Est-ce qu'on la laisse euh, 15 minutes On attend qu'elle soit bien bien roussie, bien grillée ah, il faut... Il faut qu'elle soit bien marquée. Il faut qu'elle soit bien marquée pour que le goût de la viande et le goût du barbecue soient quand même présents. Mais toujours en faisant très attention de ne pas les brûler. C'est ah ouais, ça, est, ça, c est c est ça qui est important. compliqué. C'est compliqué. Il faut déjà avoir un bon barbecue, avoir surtout une bonne braise. Ne jamais, jamais, jamais travailler sur une braise trop rapidement. D'accord. Donc ça, c'est le important pour le barbecue. Ce pas quelque chose qu'on fait à la va-vite, on prend le temps ah, pour non. faire son barbecue. Ah non, non Non, non, non, il faut faire ça avec du temps et beaucoup d'amour. Alors, on va parler de viande irlandaise dans un instant, Patrick. Oui Est-ce que vous avez une préférence pour les viandes Est-ce qu'on est plutôt... Est-ce qu'on va manger au barbecue des viandes de chez nous Ou des viandes de là-bas C'est quoi votre conseil, vous ben, Moi, je mange plutôt une viande de là-bas. Oui C'est vrai Oui. Ou alors, si on a une bonne viande maturée qui est faite en Belgique, oui, alors oui. Mais la blancur là-bas. Moi, moi, la blanc belge, je, je ne suis pas pour. Et pourquoi Parce que vendredi, on était à la foire de Libramont, on avait un invité qui produisait, enfin qui proposait d'ailleurs plusieurs viandes belges. Et on était fiers de ces viandes, elles étaient ah bonnes. Oui, mais celle-là, oui, ça je suis d'accord. Mais ce sont des élevages aussi un peu qui sortent du commun. C'est pas l'élevage intensif pour la, la production. D'accord. Et là, naturellement, on parle tout à fait d'autre chose. Donc, euh, plutôt là-bas, si c'est pas des viandes particulières de chez nous. Ben Merci pour vos conseils et votre avis, Patrick Meersman Je rappelle qu'on vous retrouve chez MDH Food Service à Bruxelles. Merci pour ces petits conseils barbecue. À bientôt et bonne soirée. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. au revoir. Alors, je parlais de la viande irlandaise, justement. Est-ce qu'on va plutôt consommer de la viande belge ou de la viande irlandaise On va avoir un avis en Irlande, tout de suite, avec Bernadette Byrne. Vous défendez, justement, la viande irlandaise. Bonsoir, Bernadette. Oui, bonsoir. Bienvenue, merci d'être dans le 5 à 7 sur Vivacité. Vous avez merci. entendu Patrick, chef belge bruxellois, il conseille la viande irlandaise au barbecue. Vous êtes fier de ça ah. Oh ben, très fier, très fier, mais euh, il n'a pas tort <rire> en même temps parce que euh, c'est vrai que la qualité de bœuf irlandais est, est, est vraiment excellente, mais je pense que c'est surtout ça vient du fait que c'est un animal qui est élevé vraiment dans les pâturages euh, verts d'Irlande et, et savez-vous qu'on détient la plus longue saison de poules d'herbe en Europe Donc tout ça, euh, ça, ça donne vraiment une genre de, de très bonne qualité. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'est chez vous qui pleut le plus, c'est ça Oui, mais justement, ce qui dit, du faire du climat, ça permet quand même aussi à une poussée d'herbe et, et on le retrouve dans les produits, mais il, il fait quand même beau hein, aussi chez nous. Hein, ouais, ça <rire> mais, ça, oui, ça arrive C'est bien équilibré. D'accord. Alors, euh, un petit mot sur cette jambe Bernadette, Amile. parce qu'on prépare peut-être les barbecues du week-end, il y a la famille, les amis qui débarquent à la maison. Vous nous conseillez quoi oui. Qu'est-ce qui est le, le, le top du top qu'on achète pour faire plaisir à tout le monde Ah, pour plaisir à tout le monde, je pense une bonne, enfin euh, un bon euh, côte de bœuf, euh, c'est vraiment top. Euh, si vous devrez pouvoir le trouver quand même dans les grandes distributions, je pense, dans votre supermarché ou chez le Boucher. Et euh, si vous le voulez avec l'os, donc le côte de bœuf, si vous ouais. préférez sans, c'est le fameux nebaï. Mais pr privilégiez vraiment une viande assez épaisse, Parce que là, vous allez mieux maîtriser la cuisson et là, vous allez vous régaler. Vraiment, elle a beaucoup de goût, c'est vraiment excellent. C'est important de ne pas la faire cuire trop longtemps, alors Non, je ne pense pas. Mais moi, moi, ce que je pense que c'est bien, si vous allez le faire au barbecue, ouais. euh, ce qui pourrait aussi vous aider dans la cuisson, c'est de la mariner à la limite la veille. Hein, et de enlever l'excès de, de gras, l'éponger un petit peu avec un sopalin, par exemple, avant de la, la mettre sur, le, sur le, la grille. Hein. Et là, vous allez vraiment avoir un, un résultat euh, superbe. Ah bah, ça ça... vraiment fondant. Et, et, euh, petit conseil supplémentaire, -y. euh, ne, pas le piquer, ne pas le piquer justement pendant la cuisson. Moi, je, je pense qu'il vaut mieux utiliser une petite pince de préférence. Et quand vous enlevez, enlevez des de grilles, mettez-le dans un, un petit alu, euh, quelques minutes, euh, 5-10 minutes justement pour laisser la viande se reposer. Et là, vous allez avoir les jus qui vont se répartir justement dans la viande. Et quand vous coupez, vous avez vraiment une, un très très bon résultat, un excellent repas. Ah ben merci pour cette petite astuce Bernadette. Avant de partir, c est, c est, c est, je vais faire un exercice un peu comme les fans de foot. Un supporter de Charleroi aura du mal, de dire, du mal à dire du bien de l'équipe de Liège. Est-ce que vous pouvez dire du bien de la viande belge Écoutez, oui, euh, je pense que les, les éleveurs aussi en Belgique, ils font un, un super travail aussi dans l'élevage de, de la bête. Il y a beaucoup de, euh, de, de différents types d'animaux. Tout le monde parle de en belge, je sais qu'il y a aussi d'autres races. Oui. Euh, euh, qu'on trouve aussi maintenant dans les dans les différentes points de vente ou auprès de votre boucher euh, la viande aussi qu'on qu trouve aussi de plus en plus euh, maturée c'est vrai que chez nous euh, c'est une tradition en fait Tout, toutes les viandes irlandaises enfin, le bœuf irlandais a toujours été maturé et je pense que cette maturation aussi c'est ça qui donne aussi le goût les saveurs Donc, euh, demandez aussi, enfin, faire en sorte que si vous achetez aussi d'autres viandes, comme la viande belge, comme le chef a dit tout à l'heure, quand vous le trouvez maturé, c'est excellent. C'est excellent. excellent. Ouais, ben, merci Bernadette ouais. pour ces petits conseils et pour votre avis sur la, la viande irlandaise. Je vous souhaite une excellente soirée. Et à très vite sur Vivacité. Au revoir Bernadette. Merci, merci à vous. Il est l'heure de retrouver les enfants de cœur tout de suite sur Vivacité. C'est le best-of de l'émission avec Michel Boujna qui est invité. Les enfants de cœur. Les enfants de cœur sont de retour, avec Michel Boulna. Je sais qu'à force de passer euh, régulièrement par la Belgique, vous savez parler le belge, vous, Michel. Fort heureusement. <rire> Il paraît que l'accent que les Français prennent à propos de l'accent belge n'existe pas. Mais nous, on était très contents de parler comme ça. Et... Et le une fois, vous le placez mal. Non, le une fois, je le dis jamais. <rire> Moi, je préfère... <rire> Parler comme ça, c'est bien. Hein. Vous connaissez l'histoire? de <rire> C'est un garçon, il est là avec une... Il est là, il tient un miroir. Un miroir. est <rire> <rire> là, il fait... Oh, c'est incroyable, ça, c'est incroyable, ça. C'est fou, c'est... C'est c'est Alors il y a un mec à côté qui fait Mais qu'est-ce que tu as dans toi Il fait C'est incroyable. Le type, là, je le connais. Il fait, je suis sûr que je le connais. Je suis sûr. Mais j'arrive pas à me rappeler. Fait, mais don, mais donne-moi donc que je vois. Il prend le miroir et il fait Mais bien sûr que tu le connais. C'est moi. Bon. Et, en fait, on pourrait la raconter avec n'importe quel accent Avec n'importe quel accent Il s'agit de deux abrutis africain, pareil. Mais je le connais ce type Je le connais, je le connais, je le connais Montre un peu Mais c'est normal que tu le connais, c'est moi Et le Parisien, il parle comment au Codé? Le euh, Parisien, il parle comme ça Ah Oui madame, vos manières déshonore, Je n'ai pour vous que, que dédain et mépris Alors qu'ici en Belgique, on dit vu ma C'est ah, des... Vous dites plus de mots que, que, que les Belges, finalement. Hein? Mais, mais on dit la même chose. Le problème, c'est qu'on parle pas forcément. bien, oui, on parle longtemps. Allez oui. oui. <rire> bien et longtemps. Vous savez que la diffusion d'un Français, selon Stéphane de Grotte. Un Français, c'est un Belge qui a réussi. Ouais. <rire> bon, c'est Stéphane de Grotte, c'est pas moi. Écoutez bien ceci, Michel, un ami à vous. Et là, j'appelle pour dire que je vais un problème avec la voiture. Toute une organisation pour remonter dans le Nord, ça. Heureusement, comme je suis connu, ils me prennent tout de suite au téléphone. Hein. Bon, je suis vedette, je suis traité différemment, c'est normal, hein. Et alors, on fait le comique avec la voiture <rire> Danny Boone, évidemment, la grande famille. C'est vrai que Michel Boujna, Danny Boone, Raymond DeVos, les frères Taloche, c'était euh, un petit groupe très uni, en tous les cas. Oui, oui, c'était ce qu'on appelle un premier cercle. Non, non, non Boone, mais qui Raymond... vous avez fait du bateau Raymond, Ray Ray Ray ils nous ont. Avec, avec Danny oui, oui. oui, on a fait du bateau. Enfin... Et qu'est-ce qui restait du bateau à la fin <rire> C'est un, un des bateaux que j'ai eu dans ma vie. J'avais donc acheté un bateau, il était tout neuf. Et euh, Dany était à la maison. La chaque fois que Jean-Jacques -Jean est en train de pâlir comme ça, il, est... il Chaque fois que vous démarrez une anecdote, il ah dit Mais c'est pas, pas une histoire très longue. J'avais décidé d'aller chercher le bateau au mois de juillet. Je téléphone à Dany. Il me dit Rappelle-moi demain, je le rappelle le 5. Seine. bon ouais, ouais le bateau était neuf et je... la manette des gaz m'est restée dans la main quand je, quand je rangeais le bateau dans le port et, et, et j'étais en marche arrière et, et le temps que je comprenne qu'il faut couper les gaz dans ces cas là le bateau est rentré dans le quai et rentré, rentré, rentré, rentré dans le quai et rentré dans le quai et rentré dans le quai et Daniel était mort de rire C'était mon deuxième bateau euh, Maintenant j'ai un, un, un bateau beaucoup plus grand Et j'ai un skipper euh, C'est plus euh, prudent euh, Danny dit que mon, le bateau que j'ai à l'heure actuelle Il dit que c'est le, le, le seul bateau au monde Qui va moins vite que les vagues Vous Voyez, Je ne sais pas s'il si y a des gens qui ont des bateaux ici Mais il y a une vitesse minimum dans un port Vous savez quand on circule dans un port On ne doit pas dépasser 5 nœuds Et eh ben, moi, mon bateau, il va moins vite que ça. En pleine mer, ouais. Et, et une fois, j'ai doublé quelqu'un. J'ai doublé quelqu'un. J'ai doublé, c'était un nageur. Et ben, j'emmerde le monde entier parce que moi, je l'aime, mon bateau. Il est lent, il me ressemble. Et ça me permet, ça me permet, quand on fait Nice-Calvi, on met 15 heures. Ça me permet... De, de, raconter, de, de raconter une histoire. Allez-y, Jean-Jacques, -Jean, on va finir l'émission sans vous, c'est bon. <rire> Bienvenue. Nous sommes donc dimanche après-midi, les 19h. Les enfants de cœur sur Vivacité, du pain béni pour les décoincés du culte. Et on les retrouvera bien évidemment demain à nouveau dans le 5 à 7, ces enfants de cœur. Et puis d'ici là, si vous êtes en manque, si vous avez besoin de votre dose d'enfants de cœur à tout moment de la journée, vous les retrouvez bien sûr sur vivacité.be. Dans un instant, le tip top qui arrive sur vivacité avec encore des cadeaux à gagner et puis retour sur le classement de ce samedi que vous avez peut-être raté. Entre autres, ce soir, au programme, le nouveau Pascal Obispo que je vous passe avant 20h, c'est promis. Restez bien dans le coin et retour du 5 à 7. Bah demain, 5h, le rendez-vous est pris.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 Embarquement immédiat pour scène sur Sambre, le festival le plus barge de l'été. Une scène flottante avec à bord Ouvrephonique, Arnaud, Fréro de la Vega, Juliane Peretta, Emma Bell, Jali, Aminé Suarez et bien d'autres. Les 26, 27 et 28 août sur le site de l'Abbaye d'Aulintoin. Info 070. .me. avec vous Jupiler, Solidariste, La2 et Vivacité. Il est 19 h Natacha Stragé, bonsoir. L'église catholique visée pour la première fois dans un attentat en France. Un prêtre a été tué dans une attaque djihadiste ce matin dans une petite ville de Normandie. Deux hommes ont pris d'assaut l'église, tué le curé octogénaire et grièvement blessé un fidèle. Il se revendique de l'organisation terroriste État islamique. Daniel Fontaine. Le prêtre célébrait la messe de 9h30 en présence de quatre personnes lorsque deux assaillants ont fait irruption dans l'église de saint étienne du rouvray Les deux agresseurs étaient armés de couteaux. Ils ont égorgé le prêtre, le père Jacques Hamel, 85 ans. Ils ont aussi gravement blessé un fidèle qui se trouve entre la vie et la mort. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues. Elles ont encerclé l'église. Quand les auteurs sont sortis du bâtiment, ils ont été abattus. Selon le président François Hollande...